de ballerines, partant depuis. Toute l'équipe de live vous souhaite une bonne soirée. Bonjour Une bande de ouf enfermée dans sa studio pour te faire oublier que tu as une journée pourrie. C'est le Bifor de Noël. Des vans, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Oui. <rire> chez moi parce que j'ai le heck vous avez entendu c'est que j'étais en train d'enguler sous le hey, ré et mes grelots et mes... <rire> et mes grelots de Noël alors je suis ravi j'espère que tout va bien ça y est noël vient ça vient bon oui excuse-toi pour bah tu viens de m'engueuler pour rien en fait. Non, je te pas engueuler, j'ai juste tu t'en faire. Eh hey, mais grelot, c'est pas une engueulade, ça. Eh oui, mais grelot. Et même prix et même prix Ça peut sembler bizarre même cette phrase, eh hey, mais, mais grelot. Alors euh, voyez, j'espère que vous avez passé un très bon week-end J'espère que tout va bien. Nous allons passer deux belles semaines jusqu'à Noël avec des cadeaux incroyables avec la possibilité pour vous de gagner jusqu'à 10000 euros C'est tout ce que je vous souhaite. Quoi qu'il se passe, si je vous ai au téléphone tout à l'heure, vous repartirez avec de l'argent. Il y a évidemment une enveloppe de 10000, 2000, 1000 €. Le principe, si vous venez de nous rejoindre d'une autre radio que vous ne connaissez pas encore le principe, il est simple. 0800 70-42-48, c'est pour nous dire bonjour et réagir dans l'émission. Vous nous voulez, vous nous envoyer des mails, cohe.energie.com, ça c'est autre chose. Ouais. Et si vous voulez jouer pour gagner 10000 000 euros, 7-10-12 par SMS en mettant cohe au début de votre message, ça, est juste ça, et dans moins d'une demi-heure, je prends quelqu'un au hasard dans la liste du jour, je vous appelle, trouvez une enveloppe que j'ai mis à quelqu'un de l'équipe, chacun a son enveloppe, vous gagnerez le montant qui est contenu dans l'enveloppe. Facile. facile. Je, je ne peux pas faire plus simple. Je voudrais revenir sur la vidéo euh, de mon équipe là, vous mes amis contre celle de Manus. Manus ce matin ouais. a beaucoup eh. parlé de nous. Beaucoup. Euh, beaucoup Manu, trop. Alors, je non, je, je vais vous dire un truc et je demande vraiment que ce soit solennel parce que je peux pas laisser dire n'importe quoi. Manus ce matin, c'est pas drôle ce que je veux dire. Manus matin euh, a dit que euh, l'on avait triché dans ce dans ce truc là là. C'était un laser game, oui. c'était son équipe contre la mienne Je peux je veux bien rire Et je veux bien qu'on dise des choses Mais je peux pas laisser dire tout et n'importe quoi à ce genre d'accusation De savoir si j'ai triché avec l'équipe Alors que les choses soient claires Et là je vais vous le dire une fois pour toutes Il est sûr que Oui, on a triché évidemment oui. Bien sûr que oui En mettant des scotch partout Et malgré tout, on a perdu vous êtes, Je vous convoque tous à une réunion extraordinaire De licenciement global et collectif Parce que qu'est-ce que c'est que ça On triche comme des porcs Faut qu'on se venge Mais qu'est-ce qu'on se venge de quoi On a triché, on a perdu, tu, pas, tu te Tu te planques dans un petit trou et tu te tais Un truc qu'on est, qu est fort Mais tu devrais être sous une moquette là Tu devrais être une, tu devrais ah, te cacher non, non, C'est pas faux, c'est pas faux c'est en tout cas le plus motivé Donc en tout cas voilà, je, je les embrasse toute l'équipe de Manu. C'est vrai qu'ils ont gagné pas de beaucoup non plus hein, non, attention. Non, non c'est pas non plus une humiliation hein, non, ça non, joue non, non. mais sachant que eux avaient peu triché et nous énormément, c'est là que c'est honteux. Dans l'émission aujourd'hui, nous reviendrons sur pas mal de choses, un son sur Donald Trump dans un instant, nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant, spécial gilet jaune normalement obligatoire. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses donc dans les champions du monde de l'actu, ça se passera seulement en France. quelques news aujourd'hui Comme c'est lundi, j'avais envie de soit que ce soit un bon début de semaine. Nous aurons des news sur Aquaman, nous aurons des news sur Red Sheeran et nous aurons des news sur la série Friends. que des trucs légers. Un député français qui insulte Donald Trump, ça c'est à mourir de rien Je vous lirai le tweet tout à l'heure. Nous aurons le top des métiers où les femmes sont les plus infidèles. Ouh, bah, nous qui avions confiance bah, Et j'enchaînerai et... avec le top des métiers Où les hommes sont les plus infidèles Et pour l'instant on n'en trouve pas hein. On, cherche, on, cherche, on, cherche, on cherche encore en Peut-être que d'ici 20 minutes on trouvera les métiers où les hommes sont infidèles Pour l'instant on n'en a pas Alors que vous les femmes on en a énormément en a pas. Mais bien sûr que si Mais Nous ouais. aurons tout à l'heure une info Booba s'est fait cambrioler chez oh, lui Je vous dire un truc je voudrais pas J'espère que les cambrioleurs ont bien vérifié Qu'il n'était pas chez lui Parce que te retrouver nez à né à 4h du mat avec Booba en slibar face à toi, crois-moi que moi je, non seulement je lui laisse les objets mais je vais lui en racheter. Je te jure, j'ouvre l'application IKEA, j'ai qu'est-ce que vous voulez monsieur que je vous commande Donc nous aurons tout à l'heure la compil de Boubac cambriolée, qu'est-ce qu'il y a ce truc tu risques quoi Il il, une... il balèze, le mec, c'est ça que je veux dire, un ouais. flacon de parfum dans la tronche. Bon bah. Oh d'accord. Ah, nous avons ah, le scandale des Miss Monde puisque Miss Mexique a gagné et Maeva, c'est ça, Maeva Cook, c est c est ça. Ça. Oui. qui était Miss France n'est arrivé que 12e et il y a un scandale là-dedans. Je vous en parlerai un petit peu plus, c'est pas normal ce qui s'est passé, mais vraiment là je ne rigole plus. Geneviève de Fontenay, pas contente, qui réagira Et puis nous aurons tout à l'heure, à partir de 18h L'émission en public, n'oubliez pas les artistes qui viennent nous voir Cette semaine, demain nous avons 3 cafés gourmands Et mercredi, il y aura Ayana Kamoura Qui sera notre invité Et je Le zap télé Mico, nous parlerons de quoi Mico oh, bah, Ce sera un spécial gilet jaune hein. Globalement, il n'y a eu que ça la chine Gilet jauné hey, hey, Gilet jauné Mais je reviens sur cette cette news de Donald Trump allez Elle est assez incroyable, Donald Trump va bien en ce moment, non Il est en pleine forme ouais, toujours oui voilà, voilà fake et news et eh bien Donald a fait un tweet dans lequel il affirmait que les citoyens français qui manifestaient réclamaient un président tel que lui puisqu'il entendait les, les manifestants crier we want Trump we want j'ai le son écoutez bien c'est vrai de vrai tendez l'oreille <rire> a tweeté cette vidéo en disant voyez les français veulent Trump, il a même dit j'adore la France, alors voilà seul problème c'est que cette vidéo ne vient pas de France mais elle est anglaise voilà quand on, on zoome sur la vidéo, on voit très bien que les policiers au premier plan sont des policiers anglais, et puis croyez-moi s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont allés sur une manif des gilets jaunes, c'est assez rare d'entendre we want to we, we want drum ah, non, non notre niveau d'anglais il est tellement mauvais en plus qu'il suffit, je vois pas un manifestant crier we want trump éventuellement on On préfère Trump On préfère la mais je vois pas beaucoup des gens aller traduire en anglais parfait euh, cette petite phrase non moi, nous, non c'est pas possible ça ferait trois mots d'anglais de trop pour notre niveau ah, donc c'est ça ça c'est une fake news fake, fake news fake news présentation de l'équipe son week-end gilet jaune à lui s'est bien passé notre réalisateur il avait il y avait beaucoup de gens il nous l'a dit mais il assure que tout le monde était très calme détendu j'ai reçu un sms de lui il avait même des gens avec des chouros et du vin chaud il m'a dit Bichette, oui. marché Noël que tu as fait ouais <rire> Notre réalisateur, Bichette Merci. Bonsoir je suis, coeur du <rire> je suis au cœur du danger Je suis au cœur des dangers Avec des gens qui mangent des barba papa Je vois des choux ross. Il est dégoûté car ce week-end Il avait enfin un rendez-vous Avec un match Tinder ouais. Le souci, c'est que l'anne-moiselle Lui a donné rendez-vous Sur les Champs-Elysées <rire> Et elle lui a dit Tu me reconnaîtras, je serai en jaune Du coup, il cherche encore C'est Mico Bonsoir Elle allez a passé où, son week-end, Mastouf, à aller oui. voir toutes les concessions de voitures de Paris car elle veut changer et elle a craqué. Elle a ah. trouvé son modèle, ah ouais. les bons vieux blindés de la gendarmerie. <rire> elle veut le même, le truc pour chasser <rire> les voitures en feu devant. Ça lui irait tellement bien. C'est Mastouf été en deuil ce week-end. Ouais. Les casseurs ont dégradé plusieurs McDo dans Paris. Oui, pour lui, c'est comme profaner une église ou un temple. <rire> Courage, mon Jeff. Tu verras, ils n'iront pas au paradis. Et bientôt, ils vont les reconstruire. C'est mon Jeff bon qui est là. Bonsoir. Et enfin, lui a passé son week-end avec ses amis et il a fait la fête dans un bar. Waouh wow ouais. Je ne sais pas ce qu'il y de plus bizarre. Hein Quoi Quoi Que tu t'aies le droit de rentrer dans un bar où tu t'aies des amis C'est bordasse. Merci d'être là. On est sur Énergie, les champions du monde de l'actu, dans deux secondes. C'est Coé, c'est le plus fort sur 'énergie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 my soul tell me something boy aren't you tired trying to build that Merci d'être avec nous tous les jours, 17h, 20h Et merci d'être de plus en plus nombreux Vous êtes plus d'un million six mille à nous écouter tous les jours sur Énergie Et ça me fait très plaisir Et un gros bisous à tous ceux qui viennent des autres radios Qui nous écoutent sur l'appli Énergie partout dans le monde Et ceux qui nous écouteront demain en podcast Vous pouvez pas être là à l'heure, vous êtes là le lendemain, c'est le principal Le hashtag du jour Bordas Est-ce que vous saviez que Voilà, faites-vous plaisir Si vous avez une petite news, vous savez le petit truc que vous aimez bien partager Quand oui. il y a du monde bala Allez-y, balancez votre, sa votre sauce sur Twitter Moi j'en ai une Oui Alors, que Moi j'en ai saviez... deux, mais je dis pas à tout le monde Est-ce que, est que, est que vous saviez que votre pouce, il a la même longueur que votre nez Quoi qu'il qu arrive. Arrive, qu arrive non parce que quand tu vieillis, hein tu grandis et des si. oreilles et du nez. Mais tu grandis pas du pouce. Ah si. si la même longueur. si non. Imagine infon... le pouce de Bob Sinclair. <rire> euh champion du monde de l'ocu. <rire> Il, est, il es est encore porté. chez toi, oui, mais mon pouce est arrivé ah <rire> Alors, voici <merci. rire> Tout le monde de l'excus <rire> Le broche, je fais un bisou à Bob Le, le premier champion bah. du monde est un Sur routier côté. espagnol Spécial gilet jaune euh, euh, Ah pardon, alors si je te dis spécial gilet jaune Faut que je faut que je mette le truc qui va avec Sinon ça marche pas, donc spécial gilet jaune Gilet jaune yeah. oh, Gilet jaune Premier spécial champion de, de, du monde, c'est Iñés espagnol, il est en France, il a une soixantaine d'années. Samedi, il en pouvait plus d'être à un barrage des gilets jaunes, il a sorti son fusil à un rond-point à Béziers il a tiré plusieurs fois, je vous assure avec des balles à blanc sur les manifestants et il a été placé en garde à vue. Voilà. Ah ouais, quand même. Je vous bien sûr, tu as c'est pas bien. Je résume la situation, il était dans une colère noire, il a tiré à blanc sur des gilets jaunes qui ont eu une peur bleue c'est plus une manif c'est un magasin des iguels cette histoire deuxième champion du monde des gilets jaunes c'est les sponsors officiels deuxième champion du monde toute catégorie c'est une non non non il y a mieux je vous la ferai en dernier la youtubeuse deux gilets jaunes se sont mariés samedi sur un barrage filtrant au ph de Séméac c'est plutôt oui, mignon c'est ouais, voilà, à côté de Tarbes leur surnom des jeunes mariés bon bah c'est classe ça fait toujours bien sur un carton d'invitation c'était chouchou et Coco Belleuil Eh <rire> ben Chouchou des Cocobelœil, ils se sont mariés devant 200 gilets jaunes et quatre témoins et ils se sont mariés habillés intégralement en gilet jaunes. Jaune. Ça fait une très belle photo, moi je l'ai vu. Je les embrasse Chouchou et Cocobelœil. Voilà, je leur fais un bisou. Ouais. Tous mes vœux de bonheur, il y a pas de vanne là-dedans, je les embrasse vraiment. Et puis voilà, et puis beaucoup de courage pour ce qu'ils font. Et Puis j'ai vu la photo, c'est très très beau. Vraiment hein, c'est joli. On dirait un stock de Stabilo. C'est très très beau. Ah, c'est magnifique. La championne du monde et du youtubeuse américaine, mon dieu, quelle bête. On a le président Commerite. Elle est journaliste hein, et analyste en géopolitique et elle a affirmé samedi sur Twitter que les gilets jaunes brandissaient à Paris, écoutez bien, un drapeau américain dont les étoiles avaient été remplacées part des bombes accompagnant son message de la photo du drapeau sauf que pas de chance c'est un drapeau breton mais non, puisque eh, mais vous non. savez que les bretons euh, se déplacent en drapeau c'est euh, toujours, oui, toujours, toujours il faut toujours avoir un drapeau dès qu'on est quelque part boum, le drapeau ah, la fierté c'est ah, normal exactement. et donc et donc il <rire> ya une il a une y a une, y a une oh. fille qui a tweeté un truc en réponse les françaises elle a tweeté en anglais elle a dit c'est je vous le fais en français elle a dit ça signifie juste qu'ils entendaient le loup le renard et la belette chanter et je pense que la fille a chant <rire> encore C'était le spécial ah, Gilets ah, gilet jaunes ah, ah, gilet gilet jaune. Bienvenue sur énergie merci d'être là, tout va bien C'est Coé, c'est le plus fort Sur Énergie Préparez-vous pour les 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS, mettez et devant Are you drunk now Now judge what I'm doing Cause I'm ruined Is it late enough For you to come stay over Cause I feel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 My body is calling for you, calling for you I need someone to do the things that I do mm -hmm. I'm healing on, energy's taking control I'm spitting out, my heartbeat's dancing alone I made no promises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 Restez avec toi sur Énergie Je voudrais que dire bonjour à cet enfant ah oh, Je vous le ferai écouter tout à l'heure Il ouais. faut que je vous fasse écouter un enfant qui a demandé un cadeau à ses parents Absolument magnifique, je vous en parle dans quelques secondes Nous aurons la compile de Booba cambriolé Nous aurons dans un instant ouais. le top des métiers Où les femmes sont les plus infidèles ouais, ouais. Et je comme ça comme c'est la parité, je vous ferai plus tard Le voilà. top des métiers où les hommes sont infidèles Voilà, 18h l'émission publique Ne bougez pas, c'est énorme ce qui arrive Passez votre samedi soir avec lui Flo et, Flo et sur énergie Salut tout le monde, on aura notre propre émission C'est la nuit de rêve sur énergie voilà Là vous brancher Ça les sera gars. quelques heures avec nous, rien que nous hein. On va inviter des potes, on va appeler des gens On va préparer une vraie émission On n'est pas encore prêts mais on sera prêts pour le 15 décembre Donc tout le monde branchez-vous sur énergie La nuit de rêve sur énergie Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose Les L'émission spéciale de Big Flow et Oli. Oh Samedi, 21h minuit, sur Energi. cher voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein Ici, les prix descendent à zéro euro Ah oui, 0 euro, c'est la magie de Noël Et ça fait surtout chaud au cœur Oui, oui.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 Et moi Euh, deux clients satisfaits. Et moi Ah pardon, trois clients satisfaits. Bref, chez Intermarché, bénéficiez tous les jours de 10% en avantages cartes sur les marques Pâturage, Chabrior, Paquito, Apta et sur toute la gamme les petits prods. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté ma famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à condition, voire condition complète à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Non Non Hé, hey, ça va Non réveille-toi Oh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 avec tous les podcasts énergie énergie hit music only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 Vous allez gagner 10000 000 euros de cadeaux par jour Sur Énergie, grâce à Cédiscount C'est Manu dans le 9 soyez les bienvenus On va bien démarrer la journée Écoutez Manu dans le 6 De 6h à 9h30, sur Énergie Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël Manu et Cédiscount vous les offrent <rire> Oh là là là là 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner avec Manu et Cédiscount Énergie oh Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie hein. Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99 €. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99 €. Je pris conseil à emporter ou signature conditions et magasins participants sur dominos.fr. Il a tous mangé non oh, C'est quoi C'est le Bifor 17h-18h Sur Éliarchie Ne ratez pas demain Cette chanson qu'on adore Et qui fait peut-être De la partie de, Et qui fait partie C'est sûr De la playlist suprême Pour vous offrir 50 000 euros Non celle-là Demain Bah ouais Ce sera mercredi, il y a plein de surprises jusqu'à Noël Déjà, vous allez pouvoir gagner peut-être 10000 000 euros dans un instant 7, 10, 12 par SMS Dépêchez-vous en mettant Coé au début de votre message C'est tout ce que je vous souhaite de gagner de l'argent avant les fêtes de Noël Le Zap Télé de Mico, nous parlons de quoi gilet jaune Gilets jaunes, Gilets Gilets jaunes, jaunes Et puis grâce à Otakos, vous savez cet endroit où vous allez manger quand vous avez une petite faim Oui Il y aura 5000 000 euros à gagner cash dans l'émission de jeudi Oui En gros, je vous explique Il y aura jeudi soir le gigatacos okay. C'est un, un avant-bras Ah c'est 2,5 kg C'est un truc de... <rire> c'est un roco, c'est le roco ouais, C'est ça, c'est le roco taco C'est ouais, comme ça <rire> hein, <c 'est> le... <rire> Et là il y a des gens en voiture qui disent Ah oui d'accord, ah, ouais, si c'est le roco taco Et donc, donc écoutez-moi bien demande de l'équipe, je vous laisserai euh, On va en parler tout à l'heure S'affronteront Celui qui finit ou qu'on aura mangé le plus Il y a un auditeur qui va parier et on prendra au hasard sur celui qui a bien parié Et qui gagnera 5000 euros cash C'est beau non oui. okay. <rire> beau. Chef, Je mange plus jusqu'à jeudi oh Déjà ça va, oh, ça va être réglé faut que je vous fasse écouter absolument un petit jeune euh, Vite le bordasse le hashtag ouais, Le hashtag c'est est-ce que vous saviez que Il y a Margot qui me dit est-ce que vous saviez que quand vous respirez par le nez Vous pouvez pas respirer ah. par la bouche si. Bah si oui. C'est si impossible Si On a oh, les vidéos <rire> C'est ça. que ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a Macron qui écoute l'émission pour se détendre avant son entretien de 20h, il est dans la voiture, il est sec. Il fait non, ils avaient raison, ça marche pas Brigitte, essayez Brigitte. Tu as vu, ça marche pas. On n'arrive pas. Non. Quoi d'autre Il y a Vanel qui nous dit "Est-ce que vous saviez que quand nous sommes malades, nous portons une odeur que seuls les animaux peuvent sentir Oui, c'est vrai. Ah oui, il y bah j'ai je... des chiens qui détectent des cancers. C'est un... Ah oui. C'est vrai. Oui, oui, vrai. vrai. Un autre, il y a Arya qui nous dit est-ce que vous est-ce que vous saviez que pardon, les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin Porte quoi C'est connu, les filles Vermidi, elles changent de chaussures ça tape vers Celle qui nous écoute, c'est Vermidi et demi Elles oh là, hop, je prends mon autre chaussure Ah c'est pour ça qu'elles ont toujours deux paires avec elles euh, oui. Dans un instant, nous aurons Le zap Télé de Myco Nous aurons 10000 000 euros à vous offrir la compil Du cambriolage de Booba ah, Mais oui. voici le top des métiers Dans lequel on trouve le plus d'hommes infidèles Alors que tout à l'heure, je ferai le top des métiers Dans lequel on trouve le plus de femmes infidèles Tension, classement, on y va, c'est moi Bon Oh, C'est lundi, j'ai la superbe da dessus. Oh, le marathon. Je vous fais le classement Allez. Oui. Du, je vous fais du moins au plus. D'accord. OK. Les pilotes d'avion en 7e position. Ah, bon. ils, ils ont pas le temps. Ah, un fidèle, puis surtout un fidèle. La distance, l'uniforme, ça plaît oui. aux autres filles ah. c'est ce, le, Les médecins en milieu hospitalier La blouse blanche, le côté confiné Les lits à dispo oui. C'est ça aussi qui est chaud Les PDG, d'après les psychologues et sociologues Depuis la nuit des temps, le pouvoir attire les femmes Les ah acteurs oui. en 4ème position à cause de la célébrité Les enseignants en 3ème position à force de fréquenter euh, des filles plus jeunes que leurs femmes Ils auraient tendance à ah oui. voilà Les chauffeurs Chauffeur-livreur, euh, chauffeur de camion, hein, ah, et coquin qui m'écoutait <rire> Eh oui, c'est ce que dit le dicton Loin des yeux, loin du zizi. Oh Pierre de Coubertin. Et, oui. et ouais. numéro 1, vous diriez quel métier le plus infidèle euh, Homme politique Non. Ah, J'aurais dit avocat, moi. Non. non. Militaire Non. média média Non. non Chanteur non. de rock Non. Boulanger Non. Bordasse, tu dors Comment Ok. Oui, visiblement. Policier Policier ah, Les policiers arrivent numéro 1 parce qu'ils sont jamais à la maison. Non. Larmes, ça paraît qu'on le côté viril, le ouais. côté bad boy, le costume le, le costume, le costume, voilà, tout ça et eh ben ça ferait les parties du classement de numéro 1 des métiers les plus infidèles. Comment ça se passe chez les filles Quels sont les plus infidèles On verra ça tout à l'heure, <rire> reste avec nous. C'est Koenig, c'est le Bifor sur allergie. Voiturie, on, on en parle. Après. Est-ce qu'on écoute Mia, c'est Bad Bunny et Drake. Ah, c'est très bien. Pero tú puedes para mí. Que tú eres mía, y tú sabes que es mía. Mía, tú me enamoraste Cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que, tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía, tú me enamoraste así. Cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, tu caminar. Te doy todo lo mío, está mi respirar.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 mía, mía hey. tú C'est quick, c'est le fort sur hiergic. Dans quelques minutes le Zap télé de Mikoen parater mais pour l'instant jusqu'à 10000 euros à gagner, est-ce que tout le monde est prêt Oui. oui. Tout serait vraiment Oui, euh, oui, je vous ferai écouter dans un instant cet enfant, je sais que vous ça vous tient à cœur. Cet enfant qui, qui a demandé un qui avait un rêve. Je peux pas vous en dire plus, il avait un très beau rêve. C'est beau ça. Et ce rêve a été réalisé. Et vous savez que nous la semaine prochaine, on va essayer de réaliser beaucoup de rêves aussi de de pas mal de pas mal d'enfants, si on fera un truc avec les parents, vous, vous expliquerai. On va faire un tout un truc où la semaine prochaine les enfants seront l'honneur normal. C'est Noël, bien ouais, sûr. Est-ce que, est que madame Stoop, vous êtes prête Prêt. Vous avez votre enveloppe Oui. Je l'ai aussi. Je suis prêt. Jusqu'à 10000 euros, toute l'équipe a son enveloppe et oui, la mienne est là. Attention. Je suis personnellement pourvu de mon enveloppe. <rire> J'appelle quelqu'un qui s'inscrit suis... au 7 10 12. Tu <rire> bordas, on a plein de hashtags. Oui, on en a plein. C'est très bien, on en lira dans un instant. Alors d'accord. Très bien. C'est bien mon grand. Très bien monsieur. Il est content. Pour l'instant, c'est pas Panaclock, hein le mec, oh, content, oh, hein, il, est, il content. Est, est content, il est <rire> content. Et il est quelle a même taille que le singe mais quand même. Oui, ça, ça va. Allô Yoann oui. C'est cohé, on est sur énergie, j'ai failli raccrocher. J'ai failli raccrocher. Non non je suis là je suis là <rire> Oh là, là là incroyable Comment ça va Johan t'es en forme Ouais ça va super, super en pleine forme Si tu peux y croire, qu'est-ce que tu fais dans la vie Johan Je suis livreur D'accord tu bosses dans quel coin Je bosse euh, sur euh, Draguignan dans le bar Est-ce que tu sais donc que tu es dans le classement En troisième position des professions infidèles Un mot pour ta euh... femme qui écoute. Non, non, elle écoute pas mais attention. <rire> elle, elle, elle, elle, elle écoute pas mais je sais pas quoi dire, je suis je suis pris de court. Johan, euh... je te présente Stouff, Jeff, euh, Bichette qui réalise l'émission Bordasse, Nico salut, salut et moi-même, choisis la bonne personne, trouve l'enveloppe des 10000 mais quoi qu'il se passe, il y a des sous. Évite l'enveloppe à 2 euros, fais-moi plaisir. Je vais choisir, ouais, on va éviter, je vais choisir, je vais choisir euh, Jeff. Tout le monde choisit ça. Jeff en ce moment. Mais est-ce eh ouais. je Et plais si C'est ce côté ouais, ah, c'est ce, ce côté Père Noël. Je, non, ça, non, mais... ouais. donc, je Allez, suis sur la Tu quoi <rire> Je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi. Ah je suis... Toi aussi <rire> Je suis ravi. C'est pas mal du tout. <rire> Mais il a... ah, est le mec, à chaque fois il faut faire des ooh ah C'est pour oui. ça qu'on rit, c'est oh, bien. C'est Ce le mec le plus mauvais du monde pour faire des il ah oh naturel. Alors, il a eu 200 € ah 200 euros, c'est bien, c'est bon, on, on prend Yoann ou on prend pas Ah oui, ça va ça On prend plaisir. les 200 allez, allez, allez. c'est mieux que 2, ça, ça va ça Tu vas te plaisir. faire un petit dîner pour avec Noël, ta chérie, là. tu vas faire des cadeaux de Noël Non, sers-toi de ça pour lui faire un beau cadeau, fais-moi plaisir Oui, ou la maîtresse Exactement, c'est ce que Qu'est-ce que ça tu pas. voudrais lui acheter, qu'est-ce qu'elle t'a demandé ta chérie On ne sait rien dire encore, un resto, un resto, ça va aller Pour Noël, un resto Mais non Non mais un resto vraiment quoi Mais non, mais tu vas pas lui offrir un resto pour Noël on va pas lui en faire un resto mais déjà on va commencer par un resto après on s'y s'en verra ah d'accord mmh, ok on épargne si donc au niveau du cadeau d'accord ok et puis un haut tacos attention <rire> avec le fromage on qui débord de tout dire gros bisous je t'embrasse pour Johan continue ouais. de nous écouter Allez, tous merci, les soirs merci encore tout le monde merci l'équipe salut mon ami à bientôt vous si vous voulez jouer vous voulez gagner jusqu'à 10 000 c'était pas cette fois ça peut-être tomber demain 7 10 12 par SMS le zap télé dans 2 minutes je sais pas faire j'ai beau mentir tout me ramène à toi je ne sais pas faire quand tu t'es pas là je ne sais pas faire j'ai beau sourire quand on parle de toi tu ne sais pas faire quand tut eses pas là je n'ai plus rien à faire, rien à gagné je n'ai plus de peine plus rien à pleurer bien c'est déjà trop tout me semble faux quand tu es pas là ça ne compte pas quand tu es pas là Du si l'entend, sans Je te pardonne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 public sur énergie avec beaucoup de bruit Demain, matin 3 café gourmand et mercredi à Yanaka C'est cool, c'est le vif sur énergie. J'ai remarqué que plus je me rapproche de l'avenue d'Yanaka Moura, plus j'arrive à le dire, je sais trend. pas pourquoi, ça doit être la peur. Alors attention, c'est euh, la le, le hashtag avant le Zap Télénomico Bordeaux, c'est quoi Est-ce que vous saviez que Alors est-ce que vous saviez qu'il y en a dans l'équipe Oui, est-ce que vous savez qu'un stylo Bic peut faire un trait de 2 km avant d'être vide Mais je ne savais pas, mais Parfois, je voilà. ne savais pas. Sais, je ne le savais pas, stouf. Est-ce que vous saviez qu'une huître vit 20 ans 20 ans 20 ans et eh ouais Donc tu vas dire ça avant de la manger Joyeux anniversaire c'est tout <rire> Moi j'en ai une, une, une. Oui. Est-ce que vous aviez une chance sur 2 millions De mourir en tombant du lit Je le savais pas non plus Mais ça m'intéresse moins celle-là la ouais. vitre tu vois c'est plus facile ouais. Et avant le zap télé de Myco Je voudrais euh, faire le rêve de cet enfant Voilà Je voulais vous en parler Les enfants ont tous des rêves Bien sûr Être oui. cosmonaute Aller sur la lune Écoutez bien Lui c'est On, est... On est plus On est plus c'est plus accessible. Vous allez découvrir William qui a 5 ans pour son anniversaire a pu réaliser son rêve enfin rencontrer des, des gilets jaunes effectivement alors il a une grande liste de cadeaux à belle aide d'honneur C'est une vidéo assez mignonne On va pas se mentir derrière Il y a quand même aussi les positions de papa maman C'est magique Maman je vais voir des gilets jaunes Je vais t'offrir ça mon fils dans les yeux Pour mon prochain Noël je voudrais De un verre d'eau D'accord mon fils c'est possible Je voudrais voir une rivière Mais voilà le gamin qui a des goûts simples T'imagines là du demander des autographes Ok amitié Jean-Mich Rond point N24 Souvenir Il est mignon cet enfant Allez télévision Hier soir enquête exclusive sur M6, en rendez-vous chez le ministre de l'Intérieur pendant les manifs des gilets jaunes. Et euh, il est plutôt relax, le ministre de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner prend le temps de recevoir notre équipe avec une certaine décontraction. C'est quoi le groupe M6, les chattes Je peux regarder Culin <rire> Il a dit il regarde Gulli il regardait Gulli en fait sur sa télé et il demandait au groupe M6 s'ils pouvait voilà. redéguler ah donc quand tu regardes les gilets jaunes lui c'est les pokémon quoi ah ouais, c est c est ah ouais d'accord c'est bon ça les minions lui il regarde les mignons, ils sont très calmes moi vrai, je l'ai vu sur ma chaîne d'info Gulli euh, excusez-moi ils sont très très calmes le petit Pikachu là il a l'air sympa ah ah ouais d'accord ah oui quoi d'autre sur BFM TV petit souci de micro ce qui est pas super pratique quand tu fais de la télé pour l'instant pour l'instant la stratégie mise en place à Paris fonctionne très peu d'incident à signaler dans la capital. fantastique le micro de qui marche pas. La dernière, oui. dernière, en plateau 4, hein. ne marche on vu, pas. Mon micro marche pas. Ah, c'est ce bouton là. Ah, votre micro fonctionne. Formel, eh là, oui. On vous entend, entend on vous écoute. <rire> ça marche. Ah <rire> dernier. Alors, il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui cassent il y a ce gilet jaune qui se laquive sur les Champs-Elysées en mode pique-nique. Ah, franchement, alors nous, on a mangé du quintal, du sain du saucisson, bien de chez nous. Bien on s'est fait le plus gros casse-dalle qu'on s'est jamais fait sur la plus belle avenue du monde. Ah, voilà. ouais, ah ouais, mon ouais. Ouais, ouais, oui, ouais. un bout de sauciflard à la lacrymo, c'est tellement sympa. <rire> Bienvenue sur Energy, merci d'être là. Dans un instant, Madame de Fontenay n'est pas contente. Voilà. On en parlera d'ici quelques minutes, Miss France n'a pas gagné. I see you walking with a hippie dance uh, Your knees could dance I'm turning around As if you're bulletproof You mention something about for two Oh honey, I do everything for you Everything for you nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, vous êtes 2 900 000 c'est cohé officiel, sur Twitter cohé officiel, sur Instagram, suivez-moi sur Insta aussi, vous verrez toutes les conneries de l'émission et toutes les photos que l'on fait à chaque fois, pareil c'est cohé officiel, mais pour l'instant vous avez suivi un petit peu l'élection de, de Miss France ou pas, de Miss Monde, Miss Monde pas Miss France, pas trop vous n'avez pas suivi ça Il y, y avait la notre française dedans, il y avait Maeva Cook elle oui, elle ouais. a fait quoi du coup elle, elle a fait 12ème Sur ah combien ouais. Sur 12 ah ouais, Sur 13 euh, non, non mais elle était présélectionnée Dans les meilleurs Ce qui était déjà pas mal Mais elle n'a fait que 12 e Voilà C'est pas, pas ouf non plus Alors surtout qu'il y a un scandale Parce que Sylvie Tellier Crie au trucage Parce que la Miss Mexique qui a gagné était en gros plan sur tous les billets d'entrée de la cérémonie. Ah, ah bon, ça, ouais. ça donc en gros, ils se disent que où ça a marché dans l'esprit des gens ou en fait, c'était bizarre que ce soit cette demoiselle plus, qui soit déjà sur le billet. Ouais. Après, est-ce que tu es assez con pour faire une cérémonie où sur les tickets d'entrée tu mets déjà la gagnante qui est pas censée gagner Oups. Je suis pas sûr non plus. Mais il y a un truc qui n'est pas normal, alors on va être en liaison avec Geneviève de Fontenay Vous voilà. savez qu'elle s'occupait des Miss pendant tellement longtemps oui. Geneviève, vous m'entendez, Geneviève Allô, qui me dérange Salut Geneviève, c'est Coé la énergie euh, Je voulais, votre avis Geneviève, d'abord vous faire un bisou Mais sur l'élection de Miss Monde bah, Je prends pas les steaks de Miss Monde ah. bah, Je suis passé à autre chose, hein. je suis une gilet jaune Maintenant et je vais tout péter Ah d'accord, ok, donc les Miss c'est fini alors Non, je vais organiser l'élection de Miss Gilet jaune, yeah. ça c'est l'avenir Comme ça, pas de défilé en maillot de bain à moitié à un poil un seul défilé en Les jaunes sont une palette avec une merguez Et vous faites ça où Quoi la merguez Non, je veux pas savoir où est la merguez. Je veux dire vous faites ça où ah, euh, Sur le rond-point de la N12 entre Gisors et Saint-Chamou en face de l'intermarché, c'est ouais. pas difficile. Non, c'est pas difficile <rire> mais ça fait pas rêver Geneviève. Mais c'est ta gueule qui fait pas rêver. <rire> les strasses, les payettes, les choubis, vous êtes les prochains sur notre liste de guerre. On va vous défoncer. J'appelais juste pour savoir votre avis sur Miss Monde. Mais Miss Monde, je lui pisse à l'arrêt, cette con. <rire> je suis une casseuse moi maintenant. Je défonce les magasins Fito à coup de talon. Je veux bien passer vous voir à la radio Ah bah voilà, je suis content de vous revoir Avec votre petit chapeau ma Geneviève Mais Je vais te le faire bouffer ou mon chapeau ah, Un coup dans le sac, un coup dans le pot Six pots de mackerel Je vous aime aussi Geneviève C'est le plus fort sur Énergie C'est le plus fort sur Énergie j'adore ce que fait cette demoiselle. Restez là dans quelques minutes, tu l'émission en public, ne ratez pas non plus la copie du cambriolage de Bouba, vas-y. Vas-y. Vas oh là là, le oui. gars, je te jure j'aurais <rire> pas voulu être, j'aurais pas voulu être un cambrioleur non. qui se retrouve face à lui. Oups. <rire> tu là, là, là, avec le grippin. quest que tu fais euh, Rien euh, je, je, euh, je, je le glace. savais pas que vous ai amené un grippin. chez moi. Voilà, je vais chercher le reste. On s'en occupera dans un instant. Je vous ai fait la liste des métiers les plus infidèles chez les hommes Ah ah, les filles, je m'occupe de vous. La liste <rire> des métiers chez les femmes infidèles dans 3 minutes. Énergie présente la Columbia Session de Jane à Paris.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 Tata qui, tata Odette, la grande tante par alliance de mon oncle Albert Euh, je connais pas. J'avais pensé à un canapé alinéa Hein Oui, en ce moment, alinéa propose 20% de remise sur une large sélection de meubles. Et j'ai aussi pensé à un joli fauteuil pour tonton Jacques. Tonton Jacques, mais c'est qui Jusqu'au 26 décembre, alinéa vous offre 20% de remise sur une sélection de meubles. Inspirant avant Noël. Conditions en magasin et sur alinea.com. À son recréable, à vos centres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 Télécharger le plus énergie gratuite sans abonnement avec 150 radios digitales énergie hit music only Intermarché vous propose d'écouter un client satisfait bah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 Grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go Appelez gratuitement le 3106 Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193 193€ avec la reprise de votre mobile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 et vos projets vont plus loin. Au Tacos, quand la faim justifie les... Tenders, cordon bleu, nuggets, viande hachée, escalope de poulet, la sauce fromagère unique. Au Tacos, c'est le Tacos original à la française. Viens vite le découvrir dans l'un de nos tous en restaurant. Il y en a forcément un près de chez toi. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.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 Ya. Coire est vrai d'être le vrai Père Noël. Mais c'est impossible. Pas sûr qu'il rentre dans la cheminée. C'est quoi C'est C'est le before. 17h, 18h sur Iliergie. Qu'est-ce que c'est que ce jingle Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce jingle C'est pas moi Qu'est-ce que c'est que ce jingle Peut-on me réexpliquer pas. le texte de ce jingle, s'il vous plaît Le texte de ce jingle... Remets-le, remets remets remets remets s'il te plaît, que j'écoute l'intégralité de ce jingle Non, je vais pas le... S'il te plaît c est vrai d'être le vrai Père Noël, Noël Mais c'est impossible Pas sûr qu'il rentre dans la cheminée C'est bien ce que j'avais cru entendre Ok voilà, voilà. Et encore Et ne rie pas, la... ne rie pas euh... C'est pas bien Pourquoi C'était quoi l'autre version Non, vas-y, dis, non, non vas-y, dis Vite, c'était quoi l'autre euh, version bah, Son cul passe pas dans la cheminée Ok, très bien <rire> Après, après, après c'est normal, parce que c'est des petites cheminées C'est le c'est Piètre qui a écrit ça Son cul rentre pas dans la cheminée, c'est Jeff C'est toi qui as écrit mais... mon cœur en moi. Mais... Ah m'échapper, je pense. C'est toi qui as écrit mon cœur en toi Moi Oui, c'est l'hôpital sous la charité toi. Franchement, tu écrit mon cœur par la cheminée. En tout cas, je sais ce qui va rentrer dans le cœur <rire> en 3 minutes. Et on va s'en reparler. Écoute, oui, un un bon déchir. Déchir. -ce que c'est quoi le hashtag bah, du jour Est-ce que vous saviez que Est-ce que vous saviez qu'il y a des objets contendants <rire> qui vont rentrer dans les fesses de cette personne dans les secondes qui viennent. Vite deux hashtags on est en tête été France. Alors le premier Marie qui nous dit est-ce que vous saviez que dans le Kentucky une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'a pas touché par terre. Je ne savais pas Un autre, vite on aura le le ouais, compile de Bouba Si, si, ça veut dire que tant tu t'es pas effondré, t'es sobre ah ouais, Là j'ai compris Alors Eric, un deuxième Est-ce que vous saviez que vous avez entre 75 000 et 110 cheveux sur votre tête Sauf couilles Ok, et il y a d'autres <rire> objets qui vont rentrer dans le tien <rire> Jeff ne sera pas seul à la firmerie Juste pour vous dire que euh, Avant de vous faire le métier Les femmes sont les plus infidèles Je vous lirai dans un instant un, un Vous savez que Euh, Trump tweet souvent n'importe quoi très souvent, contre ouais. très, tous les tous souvent. les pays y compris la France et il y a un député français qui lui a répondu je prendrai le temps on sera en public dans un instant pour veut lire le tweet et qui très comprendre qui est très beau qui est très beau qui est un qui est un tweet qu'on a envie de recevoir et d'envoyer tous les jours bon, avant, <rire> voici le top 7 des métiers cette fois-ci où les femmes sont les plus infidèles vous diriez quoi d'après vous infirmière euh, secrétaire masseuse ridicule. Pourquoi masseuse Je sais pas, j'en sais rien, masseuse okay. Avocate On va voir La communication en septième position Journaliste, relations publiques, communicantes En 6 le monde de la loi Les avocates, les juges, les procureurs ah Elles là sont là oui. infidèles, oh c'est moche En 5 le monde de la nuit Danseuse, serveuse, ah DJ Gougou danseuse Quatrième position, les arts Celles qui sont musiciennes, mannequins, actrices, photographes ah En oui. troisième position, des métiers les plus infidèles Tout ce qui touche à la santé Infirmière, médecine, mmh, ouais. on disait Il y a des lits partout le... Mais c'est l'île de la tentation, un hôpital Ok, tu ressorts avec un staphylocoque doré Mais, euh, mais... mais, mais tu as fait l'amour pendant une heure bon. En deux L'aviation, pilote et évidemment ah, Hôtesse oui. de l'air Et enfin, pour terminer, tout ce qui est business Directrice, banquière, courtière Manager, tout ça, tout ça, tout ça c'est ah, ouais. Donc si vous avez vu tous ces métiers J'en déduis que pour trouver une femme fidèle faut trouver une boxeuse Voilà. Ah bon <rire> Bah si, elle est pas dedans. Elle est fidèle est vrai, vrai. Est Et puis tu la trompes pas, hein, tu as peur de mourir. Donc ouais. reste avec <rire> nous dans un instant la compile de Booba. Vu de la compile surtout du cambriolage de Booban pas raté. <rire> C'est la bonne note. C'est pas la me chose de mais le silence des autres qui font tout semblant d'indifférence et quand les enfants me demandent pourquoi la mère est-elle sale Je suis obligé de répondre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 Les faits, mais stop stop stop. Donne un fait, ne m'allais pas. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mère est-elle sale Je suis obligé de dire Oblige de plus ces les yeux rien à l'horizon je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans vont me prendre au sérieux que si je me sers j'ai des sangs peut-être que tout simplement je pas qu'un je suis que une valeur marchande aux yeux de quelques passants et en effet le mal est fait mais stop stop stop down le mal est fait c'est pas la méchanceté des dix hommes mais le silence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 vous êtes obligé de... s'est fait cambrioler ce week-end à Boulogne-Biancourt 450 000 euros de volets alors je sais ce que vous vous dites mais comment on peut avoir 450 000 euros de valeur dans un appartement ça ouais. beaucoup quand même alors ça va vite je pense que c'est les montres oui non parce que ils lisent les... des montres de luxe des parfums non <rire> Non, non, il est balancé Il ne garde pas euh, Des montres de luxe Sa garde-robe Et quand on dit Sa garde-robe C'est une façon de parler Je dis pour les plus jeunes <rire> je Mettez pas de robe hein, pas, <rire> Non, non, pas... je, je le dis parce non ça dit pour les Il y a des euh, jeunes Qui vont le tweeter Il a hey, Quoi, il a dit Que tu mettais des robes Non, non euh, Garde-robe Et du matériel multimédia Dont sa box orange Qu'on oh lui a volé Ce qui ne sert ça absolument rien. à rien ça de rien. voler une box Puisque ça sert à rien, et sert à rien. 450 000 euros C'est un truc de fou Ça fait beaucoup Mais ça veut ouais. dire Qu'il a quoi comme meuble C'est tout en or Il a des canap en pot de truite. Ah Zéba, il a des il a des canapés en zèbre, mais en vrai zèbre, vivant. Tu, tu tu te mets pas ah dans le canapé, tu t'appelles le canapé. Viens là. Viens <rire> là. Viens <rire> si te te blaire. Comment tu peux avoir ça, je ne <rire> comprends pas. Ah mais, mais les, les, les bijoux doux. comme tu dis, les montres de luxe, tout ça, non mais ça mais ça, ça, fait ça fait beaucoup quand même. Non un mais les les colliers et tout ça avec 500 dollars, tu imagines mec Mais c'est des fausses ça. Bon, en attendant 450 450000 euros, voici la compile du cambriolage de Booba. la chanson d'abord que Booba a chanté en rentrant chez lui. C'est Il y a ensuite la chanson des policiers. Tu as poli, la poli, la poli, non, c'est poli, pas poli, moi, j'ai pas mangé l'orange. Non, l'orange de, de Bouba. Allez, oui. oui. oui. Il y a également la chanson de Carice et ses potes quand ils ont appris la triste nouvelle. On rigolait. Qu'est-ce qu'on rigolait Après de quoi Ah bah, je voulais dire, désil La deuxième chanson de Caris quand il a appris que Booba s'est fait voler toute sa garde-robe. Le jazz plus s'habille plus en Prada. Il y a également alors comme il s'est fait piquer toutes ces montres voilà la chanson des boutiques Rolex de France pour Bouba allez ne soyez pas timide et si vous serez accueillis comme une ulpar vous le serez New York ou à Paris hey, qu'est-ce que l'on dit bien chez nous si tu as besoin ce n'est ça changera comme ça chez Rolex, il te tend de la main évidemment. Euh, bref, je sais pas qui a eu le courage de cambrioler Booba <rire> mais j'ai sa chanson. Le du riz. <rire> <Nathan et> <rire> je n'ai talent génial. Mais je de ce truc. Ah ça c'est c'est la chanson du cambrioleur. C'est parce que j'ai la chanson de Booba Envers les cambrioleurs Sur les trottoirs je pense à toi Sur les boulevards je pense à toi Dans la nuit noire je pense à ah toi ouais, ça. Même s'il est tard Et pour finir j'ai la chanson du cambrioleur Quand il a appris que c'était la part de Booba Qu'il venait de cambrioler Fou -là. Je sais pas où mais cours vite A tout de suite pour l'émission en public Voici Rihanna Ça fait pas du bien de leur écouter oh, j'adore Montez le son si vous êtes en voiture Dans 3 minutes Dans notre grand studio Avec plein de gens qui font du bruit Pourquoi je me No more gas in the red Can't even get it Nothing hurt, nothing fair even speak about it I'm alive, I'm my head. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can't control you. It's too close for comfort, C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe Vous n'êtes pas synchro Qu'est-ce qu'on va la refaire Laissez-les, non non non non, laissez-les seuls. Ne pas, vous les laisser seuls, je parle à mon équipe. Ah, ça a, se décale, ça non, se décale. Je pense qu'il y en a un qui met de la techno. Vous n'entendez pas dans les haut-parleurs Bravo, c'est maintenant qu'on le dit, oui, la technique, ils n'entendent pas. Il y a personne derrière Il met où sont-ils Mais je où c'est pas je viens d'arriver. On démarre le lundi par un RTT, ça va gueuler hein. Mathieu, où êtes-vous êtes toute l'équipe Ils n'entendent pas Je mets trois Cafés Gourmands En plus, ils viennent de le découvrir Ils n'entendent jamais ce titre On va essayer de résoudre le problème <rire> Ils seront nos invités demain Je kiffe cette chanson Et je vais vous dire un truc Demain, à la fin de l'émission à 20h Je pars avec trois Cafés Gourmands On va au Palais des Sports ah, Demain, demain soir C'est oui. demain où on chante contre le cancer c'est une c'est W9 qui fait ça oui voilà ça. Et, euh, et je et je vais là-bas avec en fait les artistes prennent quelqu'un en duo et je chante avec eux est-ce que tu as révisé pas du tout mais mais euh, demain je, tu vas réviser je, ah bon je, mais temps. nous allons réviser pendant l'émission demain mais bien crédit. sûr il y aura crédit. mercredi j'ai trouvé celle qui fout la merde c'est toi c'est qui c'est toi toi toi ah. es sûr quel est ton prénom Sarah Sarah, laissez Sarah toute seule qu'on voit un petit peu <rire> ce que ça donne Non, non c'est Sarah, c'est Sarah, regarde On veut du Claudie Musette, pas en fleur Oh là, là. Ah oui, oui. Ah oui, On va loin, on, on va loin là On, un on, petit est, mal, on est mal patron là. Sarah, Alors, ça, applaudis ça pas va, Sarah, tu viens d'où De Tours De Tours Est-ce que tu as ce même problème à Tours Ou est-ce que c'est qu'une fois, c'est c'est quoi C'est l'air parisien qui te fait cette... Euh... Hmm. Non. Tu es désynchronisé faucon rizette. Je si, regarde les gars, il y a un petit trou dans le dos, PC un petit bout de stylo voilà, ça c'est comme rizette. Et si quelqu'un tombe ça et voilà, il faut appuyer sur l'oreille de gauche et l'oreille de droite en même temps et attendre 5 secondes. Voilà. Ah, ah, ah, Pour faire un reset c'est comme les iPhones, c'est exactement pareil. On va réessayer avec Ayana Kamura, je prends le plus simple. Oh là là, oh là là. Okay. <rire> Magique, je fais des gestes à l'accélérateur avec moi. Ah oh là là, je t'aime quand même Tu as quel âge Tu viens de où tours, 24 tu dit ans Tu fais quoi dans la vie euh, Je suis vendeuse en animalerie Eh bien bienvenue ma chérie Tu Merci. vends quoi Tous les petits animaux qui servent à rien oui. là le... Qu'est-ce que les gens achètent en ce moment euh, des, euh, De tout les, des... des lapins, des cochons ouais, Est-ce est que tu as des furets Non. non Le furet c'est plus la mode Le cochon d'Inde Voilà oui. l'animal qui ne sert à rien Ce n'est pas des cadets de Noël Non, non, le cochon d'Inde L'hame sert toujours Oui Qu'est-ce que c'est Avec la petite roue, qu est-ce que c'est Ah là là que c est c est rien. Ah, Ça sert à rien Moi j'adore les animaux J'adore les animaux Mais je pense qu'il vaut mieux les avoir en liberté mm -hmm. Que dans une cage Le hamster Tes enfants te réclament ça Ils jouent deux jours avec Après ils ne changent jamais la cage ah, Le truc Toi tu as envie de dormir la nuit Le hamster dans sa tête il dit tiens si je faisais de la roue. <rire> oui bah oui. Tu vois à 3h du mat et il trace hein. Il est comme un malade hein. Tu vois et puis toi tu es 7h du mat tu es crevé et là le hamster il fait je suis mort mort j'ai fait de la roue toute la nuit je suis mort. Et il s'endort. Et qu'est-ce que Ah ça c'est ouais, Et alors tu as le cochon parce que moins, le hamster il, il se donne. Speed, ouais. Et tu as le cochon d'Inde qui branle. Voilà. Ouais. Une vie mais à rien foutre. Il est comme ça, il te regarde. Des fois, il vient. Et un tu petit, veux le prendre, petit il te mord. Ah, c'est vrai. Tellement c'est con. C'est <rire> vraiment un truc, je ah, le comprends mal. Bon. Laissez-les en liberté, tous ces animaux. On a plein de messages sur de plein de gens sur la vidéo, notamment entre autres sur tous les réseaux sociaux ouais. Ouais. De la vidéo du, du laser game avec l'équipe de Manu du 69 Elle est sur ta chaîne YouTube Oui, vous me regardez en disant tu as triché Vous me regardez, oui. et eh bien oui, j'ai triché Oui, alors, et... absolument Voilà, toute ma vie, voilà, c'est tout oui, vie. Comme ça que j'ai réussi Vous <rire> croyez quoi Comme <rire> ça, il est en fin Voilà, j'ai triché, oui, j'ai triché Et pourtant, on a perdu, perdu. perdu. Quoi, là, toi on a gagné la première oui je tu... pas ouais, dans unable devi qui s'est resté avec nous on est sur énergie je m'appelle coé nous mènerons une enquête dans un instant parce qu'un sapin de noël a disparu quelque part en france il faut mener l'enquête oh oui nous reviendrons sur un tweet qui a été fait pour monsieur donald trump par un député français nous aurons le classement des clips qui ont le plus cartonné sur youtube de l'année Si fue dal última ve, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí taquita aquí prende un mesito con aquí puja plata como naranas aquí prende los motores aguas aquí en ni llegaron los alona aquí no le va el puriso besele de tu trae no trajo pancito pa que le den en otra me sé lo que ya crees que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene peonaje el puriso besele de tu traje.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 Touch it and tease it and squeeze it when well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. Yeah. If the text ain't freaky, I don't want to read it. And just so let you know, this panani is in the beat of A. He said he really want to see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kind of scary, hard to beat. I'm like a wishy yeah. boy. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hook, I know. Class of bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake, but the hate be so real?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 Way. My body didn't know how to play We're we'll working, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the move, make a girl wanna keep moving till the sun come up we'll I the party It's so a fiesta, blow out your candles have a siesta We can try, but no one can stop me Women talkie-talkie, wanna see Women talkie-talkie, get on Dile me como si <sighs> Enseña me ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh oh oh oh. Bienvenue sur Energie tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est lundi début de semaine. 17h oh, en public. C'est quoi cool. Le 29 sera dans un instant Enquête dans un instant Puisque quelqu'un A volé un sapin Sur la place gourmande De Saint-Malo Le sapin de Noël Le sapin de Noël oui. Qui a volé Le sapin de Noël La police piétine Le parquet a ouvert une enquête Nous n'en savons pas plus Pour l'instant Qui a bien pu voler Un sapin Je pas la taille <rire> Un très grand sapin On mène l'enquête dans quelques minutes Vous avez entendu parler de Franck Dubosc qui, qui était pour les gilets jaunes oui, oui. Il avait dit qu'il fallait oui, aider les gens oui, euh, oui. voilà. bon, Il a un peu changé d'avis ouais. ah ouais, bon ça, ça va vite L'homme qui change d'avis le plus vite au monde On a bien compris Euh, nous, les artistes, il y avait un gros, gros, gros, gros malaise. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'y réfléchis, on y réfléchit. Mais je, je on va trouver quelque chose. On va tous ensemble faire quelque chose. les gilet jaune, c'est du passé, monsieur. Vous avez trois noeuds, trois armures. <rire> Allez, C'était l'homme qui change d'avis le ah, plus mince. vite au monde. Wow. Cinq jours <rire> Viction Restez avec nous Dans un instant de serons de retour Avec le devine qui sait Il y aura quoi gagner cette ouf Une PS4 Pro jouer avec nous Qui se sait Vous trouvez l'objet Vous gagnez votre PS4 Pro 0870 42 48 La playlist suprême Et de retour sur énergie Pour Noël 50 000 euros à gagner Sur énergie La playlist suprême énergie C'est Angèle Marshmallow Marshmallow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 Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel ah va, bon, j'ai pas de 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël, hein. Eh ben, en fait, il paraît que c'était vrai.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 vos projets vont plus loin. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactime se poser sur leur euh balcon. Hein. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Dominus à 7,99€. Les mardis fous Toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. <midi> <midi> <midi> <midi> Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasin participant sur Dominus.fr. des alentis.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 Si, tu vas la, si, si, la, si, si, la, si, si, la répéter, tu vas la répéter. Si tu vas la répéter, tu vas la répéter. Tu vas la, la répéter. Donc aujourd'hui, j'ai mis un col roulé, donc attention monsieur. Alors Bichat, refais la vanne que tu as fait au rentel. j'ai envie de dire euh, fais participer la France que les gens rient de ta blague. J'ai dit si là on te met tel quel comme tu es habillé au milieu des filles jaunes, ça fait moi moche et méchant 4. <rire> Je vous explique un délire qu'on a avec Guy Claude du Standard <rire> ouais, Ça allez. fait quelques jours qu'on se parle avec une voix euh, Qui est un petit peu une voix comme ça, je je voix comme ça, ça ouais. Et donc on s'appelle Jean-Jacques, c'est la voix de Jean-Jacques d'accord Donc vous aussi vous pouvez participer, Mico Absolument, bonjour Jean-Jacques C'est bien, tu y arrives, salut Jean-Jacques bonjour, bonjour à vous Bonjour absolument Ok, tu rentres chez toi Allez, bonjour Jean-Jacques. OK, qu'est-ce que tu fais Charles Aznavour Oui, je lui ai dit 8 ans, vous allez mieux. Oui, j'ai dit oui, je t'aide vas-y. Ouais, absolument. Ouais, ah, bah, tu es ma gueule tu pas. OK. <rire> Donc, tout ça pour vous dire que Moi je ressemble à Grou De moins moins oui, chien Oui euh, C'est le col roulé Je suis à ça. deux doigts De ressembler au chien Est-ce est est qu'on peut faire p... Un sondage Twitter Oui Est-ce qu'on doit te garder ou pas ça <rire> fait pas chier J'ai la réponse Est-ce que <rire> non, on le fait <rire> ah, note, ah, note. Hashtag, hashtag, hashtag, On est entêté d'ailleurs Avec le hashtag Est-ce que Tu mon <rire> téléphone ah Bluetooth On va, ouais On a Galopin qui nous dit Est-ce que vous saviez que 50%, des adultères, 50 des adultères se font au travail Oui, je savais ça oui. C'est le hashtag du jour, on est 3ème TT ouais. France On peut encore monter, on peut dépasser Booba Il s'est fait cambrioler, on refera ouais. la compile Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages Disant je ne l'ai pas entendu en entier On finit l'émission en vous refaisant la compile du cambriolage de Booba On y va On a Johan qui nous dit Est-ce que vous saviez que la loi impose à Milan D'arboré, mais non mais vous m'écoutez pas là, vous êtes sur mais le bon. délire de Grou, là. On fait Grou <rire> Ah, on y est, on y est, <rire> mettre une écharpe comme Grou. Et effectivement. Ah, non, mais on y est, là. Croisez-moi, croisez moi, prenez -moi, prenez -moi. Prenez -moi. <rire> Ok, ok. <rire> <rire> on va mettre la photo, on mettre la photo. Bah, Franchement okay. on y est là Ok bah je vais donc, euh, je, vais donc euh, je vais régler 2-3 problèmes voilà. Voilà. Bah, Ok on y va Oui pardon excusez-moi oui. On mettra la photo Je ressemble oui. à Grou Allez ah, encore <rire> T'attends là Il y a une lenteur Il y a Johan qui nous dit du coup Est-ce que vous saviez que la loi impose à Milan d'arborer un visage souriant en toutes circonstances, excepté pendant les obsèques et les visites à l'occupelle. des trucs intéressants à avoir C'est trop, trop, trop long, trop long, trop long, trop long On est ah. on y va Mais c'est trop lourd franchement, Vanessa qui nous dit est-ce que vous, vous savez êtes... que l'air pour les gens de petite taille, ça chatouille sous les bras. Non, on s'en <rire> fout mais des trucs... Euh... Mais c'est les meilleurs trucs Patch <rire> line ah. Allez Est-ce que vous saviez que l'orgasme féminin dure 1,7 secondes environ, soit 1h30 dans une vie de... de... Alors ça c'est vrai, et on se démène beaucoup Finalement pour obtenir assez peu de plaisir grand Tu sais c'est comme quand tu fais un repas chez toi Et que tu t'es fait chier pendant une heure et demie <rire> à tout à... Le pire c'est les crêpes Je crois que tous les gens oui. qui ont été un jour à la cuisine pour faire des crêpes et que tu mets genre 5 minutes 6 minutes à faire une crêpe et que tu l'as à peine mise à côté et que tu vois quelqu'un qui arrive qui te la barbe qui met un Nutella et qui dit elle arrive quand l'autre allez boules et toi tu es là et tu, tu rêves de faire l'état tu sais comme dans les oui, films ouais. ils ont toujours des gros tas de crêpes tu y arrives pas si toujours quelqu'un qui te le bouffe <rire> et tu as passé une heure et demie et bah leur reste féminin c'est pareil on pareil. a essayé de faire le maximum pendant longtemps pour 1,7 secondes C'est oh, pas le coup de se battre non, non. Moi je vais laisser je tomber le plus ouais, haut oh, oh. ah, Régime On fait un devine qui c'est oui. Dans un instant nous mènerons l'enquête sur ce truc qui, Et je sais dans le public j'ai vu votre regard intéressé Qui a volé Le, le sapin de la place gourmande de Saint-Malo Chaque année les commerçants de la place gourmande Installent un magnifique sapin de Noël Décoré de guirlon de mercredi Il a été subtilisé jeudi Disparu par la chanson de Jean-Pierre Madère Les voleurs ont même pris soin d'enlever les aiguilles qui chez le sol. Oh ah ouais, c'est des voleurs ah, oui. C'est-à-dire que les mecs, ils volent et ils disent oh, "Tu as fait des aiguilles, tu as fait tomber les épines." Attends, je passe le balai. Mmh. Ça c'est propre là, non, un petit devin qui sert avant d'y aller. Allez, je vais faire une petite Yvette, ça va me détendre. J'ai de la ivette sinon j'ai de la houette. C'est bien. Allez, les deux sont bien. ça va. Bichette ouais, ça va. Tu ouais, vas va. ouais, va. taper comme une patte de disque Bah on a le, on a pris le skema à passer oh, tu te fanges gueuler, tu diras que c'est la faute de groupe. <rire> Est-ce que vous saviez que Gros ressemble à Coco Je n'en réponds rien Allo oui, Yvette, bon... Yvette oui. Bonjour Yvette, devine qui c'est Non, qui c'est Qui c'est qui appelle pour dire bonjour Qui ça peut être Je sais pas Yvette, oh, bah, qui c'est qui ça peut être pour dire un petit bonjour oh, bah, euh... hein Non, je sais pas Qui qui appelle pour dire un petit bonjour Qui ça peut être Bon ben, je raccroche vous Dis donc, t'as fini de gueuler Enfin, je t'appelle pour dire bonjour Oui, ben bonjour Voilà, ben bonjour, voilà, tu ne me reconnais même pas Non tu... as ah, pas du tout, aucune idée Non La famille, aucune idée, tu sais pas qui c'est euh, eh Ben non et ben, c'est Grou <rire> Allez, hein on y va C'est Grou. Grou Grou, je connais pas de Grou Mais si, j'étais avec les gilets jaunes euh, ce weekend C'est Grou C'est mignon, j'ai bon, chaud. Bah, c'est toi Sylvie qui fait des bêtises. Bah oui, c'est Sylvie, tu m'as reconnu <rire> <rire> Tu m'as reconnu, ça va Allô Allô Au moment de me reconnaître. <rire> Quittez cette planète visiblement, Yvette a pris peur. Yvette a pris peur. Qui a volé Yvette Nous nous souvenons <rire> J'ai de ses dernières <rire> paroles. Yvette nous a dit "C'est toute une Et quand on a dit oui, elle a disparu. <rire> si quelqu'un a des nouvelles d'Yvette, ça nous arrangerait. J'habite dans le 79 les de Sèvres. Merci de prévenir la gendarmerie piétine, le parquet a ouvert une enquête. <rire> Yvette, tu es parti Tu es là Yvette <rire> Définitivement non, Yvette, <rire> est elle, est en, elle est en ligne. Mais elle est... Est Yvette C'est Cindy. Yvette, Yvette. Cindy. Et Cindy, je m'entends avec de l'écho. Ah, ben, je m'entends pas bienvenue tout le monde on est sur énergie dans un instant nous aurons la disparition du sapin dans un instant pas mal de surprises, une ps4 à vous offrir voici prince car la mienne <musique> Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Later, bitches. says gel sur énergie, enchaînés à Marshmallow, Big Flo Oli, plus tard Marnik and Smack avec Gam et 3 cafés gourmands à nos souvenirs, vous faites le 39% et vous allez pouvoir c'est bien ça c'est pas le numéro du téléton ça ressemble mais c'est ça j'ai l'impression que c'est le numéro du téléton 37 39 36 37 36 37 le téléton nous c'est 39 37 et vous allez peut-être gagner 50 50000 euros c'est bon non c'est juste avant Noël, c'est joli et d'ailleurs pour vous faire du bien, vous savez que quand on commande au Père Noël, il faut avoir été sage toute l'année. Oui, c'est important. La semaine prochaine, on fera une semaine spéciale où on demandera aux gens ils ont été sages, on aura des enfants en ligne, on vous prépare une belle dernière semaine la semaine prochaine mais justement la dernière bonne action que vous avez faite c'est ça c'est sujet auditeur 0870 42 48 avant de mener l'enquête à Saint-Malo pour l'affaire de qui a volé le sapin de la place <rire> gourmande de Saint-Malo je voudrais avoir vous donné les 10 vidéos qui ont le plus cartonné en France sur YouTube en 2018 les 10 clips les plus populaires OK vous diriez qui vous allez si vous deviez tous donner un titre Bah on se sou souvenait de Gundam Style là qui avait cartonné. Ah non, non. 2018. Ah, ah, 2000... 2000... ah, ouais, ah oui, cette année, cette année, cette année. Ah ouais. Ah, ouais. Il y a pas euh... un David Geta quelque chose comme ça Non, non. Euh, Calvin... Calvin. Harris. Moi Quel... je veux dire un Calvin Harris. Non. Sia non, non. non. Ah. non. Ah. non. Ah, Ayana Oui, attention, je vous les fais, vous êtes prêts oui. Allez, je vous fais le 10e. 41 millions de vues pas énorme hein. c'est beaucoup mais vu le nombre de fois on en a bouffé, c'est pas pas dingo. Pas, pas 9e PNL. Je à la c'est euh, je, je t'aime oh oh bébé oh chéri. À la, la folie. Oh oh à la, oh ah, la moniac. parodie. Oh ouais. Oh ah, la parodie, elle a fait 62 millions oh de oh vues. Ouais. Ah quand même. Ah ouais quand même. Oh tu vois. Ouais, ouais, ouais. En 75 millions de vues. Ah oui. 7e Nice 3 mètres Gims. Eslimane d'agju Bella ciao. 91 millions de vues. Ah. Qu'est-ce qu'on en a bouffé de chansons oh, oui, Moi je oh, comprends alors. pas, moi je comprends pas que vous n'ayez pas eu mal au cœur cet été avec ça. Vous savez quoi je te, Pourquoi Je suis content d'être sur énergie là, je suis vraiment ravi. Bah, pas plus mal que j'ai évité cette période de Bella Ciao. Parce que franchement, je crois que j'aurais craqué, vous m'auriez retrouvé pendu au lustre dessus là. Ça faisait beaucoup de vertige. Ah là là, le Bella Ciao, ah il ouais, y en a ouais. eu combien 6 7, trop, c'est trop, 6 7 ouais. de trop. 6e Valde 97 millions de vues et on va passer les 100 millions. J'analyse les paroles. Cherche pas, ah ouais, cherche, ouais, pas ouais, trop, ouais. cherche pas trop ah, Cinquième ouais, ouais, ouais. Dajou ouais. 125 millions de vues ouais. Quatrième Bob, Ma... non, Bob, Bob Marley Il est oh, de retour Maître <rire> Guim C'est Vianney 109 millions de vues Et les trois premiers Ça s'envole Je vous le dis tout de suite hein. 3 l'algérino 211 millions de vues La musique ah, de taxi C'est ça. celle qui sera avec nous mercredi est deuxième du classement avec 248 millions de vues. Et numéro 1. Allez, vous avez une idée C'est un guim aussi Donc, est Il est venu ici. C'est français, il est venu ici. Il est venu ici. Il est au il y a bah, moins de deux mois Soprano Non ah, Je l'ai Jérémy Serra Non Mais non. Je pas, pu Amir non. non Amir Non Kenji Non ah. Ah, Kenji n'est pas dedans du Je l'ai je crois L'artiste Ah ouais C'est énorme 243 millions de vues dans le monde dans oh, la fâche Mais c'est fort parce qu'il y a du portugais donc si vous faites du portugais vous allez au Brésil vous ben, allez oui, dans oui. plusieurs pays c'est oui. malin il est malin l'artiste. Allez, on va mener l'enquête. Je suis chaud patate de la boulangerie de la place gourmande de Saint-Malo pour le sapin. Je leur file un coup de main, ils bon. sait qui a piqué le sapin. <rire> c'est la musique de quoi enquête ça exclusive. Euh, oh oui. Enquête exclusive. C'est exclusive. Ah oui. quand même un voleur propre. Je l'ai nettoyé toutes les épines le mec. Ça, Mais il l'a piqué avec les décorations, c'est ça qu'il Un truc Ah bah oui. Augustin Samalo, bonsoir Oui, c'est la boulangerie Oui Bonjour madame, c'est et l'appareil d'énergie Comment allez-vous Vous allez bien Allô Oui, allô oui vous avez fait un petit blocage là Oui, oui Pourquoi <rire> Comme ça hey On est sur énergie là, attention hein. La France entière vous écoute C'est quoi votre prénom On va dans deux secondes Oui, hein je peux oui. Céline Ah Céline. Céline, applaudissez Céline, ça va, la détendre, ça va la détendre Elle a mis la radio pour, voilà, Céline Céline. pour Céline, vérifier qu'on l'a vraiment Céline, ça va la détendre, là. je sentais ouais. qu'elle était un petit peu tendue Ça va Céline Ça va bien Bon Céline, je vais te filer un petit coup de main pour l'enquête, on se tutoie, hein, on se connait <rire> Céline, amateur, moi je suis amateur de pain en chocolat tu... on... là, bien sûr. Ah, <rire> sûr. En chocolat les deux Céline, ah, oui je reviens pour l'enquête du sapin qui a été volé Ah oui Est-ce qu'on en sait plus Céline Ah bah. Oui, hein, il a été il retrouvé Il est parti à la déchetterie. Quoi hein à la déchetterie J'allais oh. retrouver le sapin et il est parti à la déchetterie Ou le voleur Oui. Céline, euh. Céline, si c'est un winy <rire> ni ni non, vous avez perdu, vous avez le droit de faire des phrases. <rire> hein, euh, on, pas, on compte pas les mots, on peut, on peut se parler, ah, on a écoutez, le temps. Vous me rappelez parce que je suis occupé chez les clients. Écoutez, vous savez quoi euh, Vous allez me rappeler parce que je suis occupé chez des auditeurs. À bientôt. <rire> Salut. Au <à> revoir. <rire> euh, mais c'est fou quand même, même <rire> Boulangerie de l'antipathie la fromagerie, j'ai la qu fromagerie. Qu'est-ce qui ah, plus sympa. C'est plus calme la... demandé si la fromagerie est plus sympa que la boulangerie à Saint-Malo. Écloque, tu pas j'ai. Ah OK, très ah bien. Ça voilà, okay. eh ben je vais faire la boucherie. Oh bah, il faut tout, je fais tout. Parce que c'est que es sombre, tu es son du maître toi. c'est les virgules donc qu'elle est Oui, mais vachement d'où prévient quand même parce que mais là je suis pas prêt. Pas. Et la boucherie de Saint-Malo. Ne répond plus au téléphone, 18h40 Tout va bien oui, Bonsoir, bonsoir c'est Coé à l'appareil d'énergie Vous allez bien très bien merci Ah, vous avez l'air plus sympa que la boulangère Que j'ai eu il y a deux minutes <rire> Pas très sympa, disons Alors, Alors, je, je vous appelle oui. parce que je voulais prendre des nouvelles du sapin Mais on m'a dit qu'il était retrouvé Euh, le, euh, eh ben Je ne sais pas Ah vous étiez au courant Parce que le sapin a été piqué Moi je veux mener l'enquête Alors effectivement notre sapin a disparu alors Avec les guirlandes ben oui C'est ouais. <rire> le gang des sapins, on sait qu'il l'a pris ou pas Euh, alors je, je vous êtes très sympa mais j'ai du monde live tout ça, donc, je vais pas voilà. pouvoir m'éterniser le, com le commerce marche bien à Saint-Malo ouais, ah, c'est impeccable, il fait beau en plus, c'est magnifique. <rire> ah bah, oui. dès qu'il gèle pas ou qu qu'il pleut pas, il Je vous embrasse, je vous embrasse alors gros bisous. Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment bah, les burgers bien sûr chez Maurice. Ah j'étais bon connaissez, des... connaissez pas les burgers Maurice Non sont... qu est, alors, quand ils... vous allez venir à Saint-Malo, faut absolument venir nous voir. C'est vrai C'est vrai Ils sont bons? Bah bien sûr. Naturellement. Ah, je voudrais bien demander de faire un coup de pub, mais c'est dommage, il y des gens dans la boutique. Vous avez pas le temps. Allez, où elle est, elle est où vous la boulangerie pas, soirée, pas la boulangerie, la bouche bouge Au revoir. Au revoir. Tu vois, tu as voulu faire le bel action là et ben, là. C est c est c est quoi, quoi J'ai peut-être pas aller faire mon one man à Saint-Malo dans les pas ah, pas On fera un détour de la ville. On, non, bah, euh... on a du monde. Ah, du monde. quoi Quoi tu veux faire un one man chez nous Non, non je peux pas, j'ai du monde. c'est dommage, On sait toujours pas pour le sapin. On sait pas et j'ai l'impression que tout le monde s'en va. Donc ouais, alors je vais refaire un truc. J'ai essayé d'être proche des gens voilà, voilà J'ai voulu faire mon Jean-Pierre Pernault Il oh, faut être égoïste voilà, C'est ah, ah, ah, pas grave comme euh, allez en mettre un autre, un tuya, n'importe quoi Je m'en fous ah, Voilà, c'est tout 17h-20h C'est Coé sur Énergie Comment puis-je oublier Ce coin de paradis Ce petit bout de terre Où vit encore mon père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 mon dossier il y aura peut-être Joël Guillaume et Jérémie et mon La Corèse, soyez sûr d'entendre où j'ai koé en cathédrale. L'écoute tous les soirs, j'ai les oreilles qui frisent. Attention au il a une équipe des je t'aime soyez sûr j'en suis fier j'ai la co en cathéter d'être avec vous ce soir j'ai le coeur qui pétit mimi ser nous bois on a les yeux qui bri 17h20h c'est quoi et oui ah Papa, papa, ça Skibili. ne passe pas. Hein. Je ne m'en lasse pas de ce truc. Je ne m'en lasse pas. Merci d'être avec nous si vous habitez Rouen ce week-end One Man à Rouen au théâtre à l'Ouest. Oui, les Rouennais et les légendes de Normandie. Les Rouennaises. Je suis jamais allé à la Rouen, c'est le dernier rodage du du One Man qui s'appelle 100% libre. Venez nous voir à Rouen. Venez mettre de la chaleur, venez vous amuser avec nous même s'il pleut dehors hein. parce que je vous le dis, j'ai regardé la météo, il fera un temps de merde. merde. Donc Super. donc autant dire qu'on sera mieux ensemble, on va se chauffer. Bah oui, et on va être bien, on va on se va serrer l'un contre l'autre, voilà. La et la semaine d'après, c'est à Lille. Lille les 21 et 22. Et à partir du 14 janvier, d'oublie, la semaine prochaine, il faut que je fasse la, le, le chemin entre la radio et le théâtre. Oui, et et je vois combien de, de temps je mets hein. Ah oui, la répète, la répète du chemin. Oui. Ah oui, il faut et que je vois combien de temps je mets. Pas la répète du spectacle, la répète. Oui, Dans ah, un instant, nous aurons <rire> Nawel qui va nous dire sa dernière bonne action, tu ne bouges pas Nawel. <rire> oui, je bouge ça. Et nous reviendrons sur <rire> des petits pains au chocolat gélifiés jaunes qui ont été faits sous million. Oh. À tout de suite. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture.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 Il un prix qui vaut vraiment un petit détour quand tu me verras, c'est plutôt un grand détour oui. D'accord. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. 15,17 € le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 18 décembre.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 non cumulable réservé aux particuliers valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants détail sur citroen.fr non non hey, ça va réveille-toi oh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 Un pull de Noël ou un roman à l'eau de rose Waouh, wow, une bougie Elle sont super bon, elle sera parfaite pour les fêtes hein. Avec Ikea, faites vraiment plaisir à petit prix Rendez-vous vite en magasin et sur ikea.fr Pour découvrir tous nos accessoires de décoration Comme la bougie parfumée Blum Doft A 5,99€ Ou sinon, faites plaisir en quelques clics Avec notre e-card cadeau Ikea Ikea Téléchargez l'appli Energie gratuite Sans abonnement Avec tous vos hits préférés Energy, hit music only Franchement la prime de Noël chez Opel, j'avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour la charrie de Noël. Ah ouais, bon, j'ai pas de 4 ans quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël hein. Et ben en fait, tu paraît que c'était vrai. Et moi je suis seul à y avoir pas cru, le nul quoi. Euh elle sera trafiquée ma voix. Je préfère, merci.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 Vous avez 66 millions de nouveaux messages Bonjour Cdiscount, c'est Rémi J'aimerais une Playstation 4, en bateau un mobile audio, Un casque une machine expresso, un smartphone un une, tapis, une paire de basket, un ordinateur un portable, portable, un écran plat Un aspirateur une... robot, un music user Profitez dès maintenant du nord et la volonté sur c discount, -discount. -discount. Jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite Merci Cdiscount Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir Voir conditions sur le site Cdiscount 3, 2, 1 Ignition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 You've been dressing up the truth I've been dressing up for you Then you leave Là, je ne n'ai fait que de vannes sur le physique. C'est pas moi. Coi, il va être dur à emballer, il passera pas par la cheminée. Moi, moi j'en ai je crois que j'en ai écrit deux et ils sont tout mimi. Non non, mais je, oh, dis, mais ça mais que je dis ça parce <rire> que un moment, bon. C'est vrai mon pauvre. À un Écoute, un moment. Euh... Mais il y en a <rire> d'autres, c'est Bichette qui les choisit pour les passer. C'est pas vrai. Bon. C'est vrai, par contre, tu as de les passer. Non, non, un autre au hasard. Mais un autre jingle de Noël. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Au hasard. hasard. hasard. Vas-y, mets-le, appuie sur le bouton. C'est quoi C'est quoi ce bouton C'est un bouton, pas Ah ouais. C'est quoi ce truc La réaction de michel Découvrant la console du costru a... Allez ah, il y a des boutons Qui n'étaient pas là 17h 20h ah oui mais celui-là Bah ouais mais bon C'est correct cool, Mais non. non tu m'as dit au hasard Avec un lot Oh, là, oh il peut faire sévage ah, aussi Il l'art de perdre du temps C'est rigolo C'est de l'humeur Allez toujours le mmh. retard On y va C'est bientôt la nouvelle année Oh je suis tellement pressé Allez je commence le décompte 12 587 12 Il n'a rien à voir 12 okay. Oui ça va être long hein. 12 584 oh, Ça va, ça va, ça va ah, Il ne pas bon. manné là Ça va C'est correct cool. Je crois que c'est écrit Tu le... rentres pas dans la cheminée Je crois que c'est écrit Le seul jingle sans van Sur son équipe Non, il y en a plein d'autres Alors on est classé Combien t'étais France Numéro 3 derrière Macron a... et Bouba euh, ils, <rire> en... ils font un truc ensemble Il y a un son over up Ça fait Turing Non, non C'est Macron qui, qui fait le 20h et Bouba qui se fait cambrioler. Macron, il a raison. moi je C'est une très bonne idée qu'il ait attendu que l'émission soit finie. Très bien. Oui, il très pense, bon il pense à son audience. Ah, mais non, il nous écoute. Il a raison. Ah, le mec qui ah, ah, ah, a dû lui temps. dire à M. Macron à 18h30, il fait « Ah non, ah, non j'attends que il, il est fini. Ah, » oh, oh, oh, oh. Un pop -up. Il sait que sinon, euh, il <rire> y aura un creux dans son audience. Qu'est-ce qu'il va pouvoir <rire> dire ce soir euh, Bonjour déjà. Comment ça va Alors, j'ai bien entendu le message voilà. de. Français. Euh, je pense qu'il faut que le, nous prenons le dialogue. Alors, notez bien le mot dialogue. Dialogue, alors, attends, va. noter les mots clés. J'ai décidé d'enlever l'attaque. Oublie oublie tout, ça oublie, tout ça, oublie le G. Non, non, il, va, alors, y avoir, il va y avoir il va y avoir nous avons des, nous, nous avons appris, il va y avoir le dialogue, dialogue, ça va arriver, ça va oui. être euh, nous avons entendu, le oui, mot entendu, euh, ouais, quelque ouais. chose, un nouveau mot. Ah je peux pas, je suis pas dans sa tête non plus ouais. Stouff, je ne pas ouais, savoir ce qu'il va dire. Je ne peux pas tout... Euh... Ah les mesmères, qu'est-ce qu'il va dire, dire, <rire> qu qu va dire Dialogue <rire> entendu compris. ok Voilà, compris, ça va être mis dedans, et puis voilà, et puis après une série d'annonces. Euh... Voilà. Et puis un vieux mot. Voilà. Oui. Mais plus employé de plus. Qui, <rire> euh, quiproquo. Désuète. Désuète. Désuète. Non, non, je sais mmh. pas ce qu'il va... Gobelé peut-être Gobelé OK non non. Voilà, c'est trois mots là, ils vont sortir. OK. On, okay, on redit, on dit il y a quoi Alors attends. Go alors la mémoire, Gobelé, la mémoire. Il y a Gobelé, mais Goblé, pas Entendu, gobelet, pas entendu <rire> compris qu'Ipropo Gobelé. Mais pas Goblé, c'est une vanne. Évidemment euh, qu'il va pas dire Goblé. Enfin, Ipropo. J'offre à la fin du mois pour tous les Français un gobelet. Tu ah va c pas dire Goblé. Mais c'est toi qui as dit Goblé. Oh. C'était une vanne. Quelque hashtag, quelque hashtag, quelque hashtag. D'accord. sûr On a Ambre qui nous dit Est-ce que vous saviez que la hauteur de la Tour Eiffel peut varier de 15 cm selon oui. la température Absolument, Oui, et voilà. qu'elle bouge sais. de 10 cm. Voilà. Le métal, ouais. ah, je avec pas. le vent. Il y a Héléna qui nous dit Est-ce que vous saviez que le parachute a été inventé 100 ans avant l'avion C'est vrai ça. Mais, Mais, je je sais... Mais tu sais faire vivre les trucs. Vivement <rire> ouais. en fait. et... que tu racontes des histoires sur France Télé. Tu ah sais, <rire> genre, apprenons euh, avec Bordas. Alors euh, attends, j'en ai une autre. Alors. Vincent qui nous dit Est-ce que vous saviez que en France, il est interdit de s'embrasser sur des rails de ah, trains Ah non, je savais, pas, mais, je savais, je non, savais mais je ne savais pas Je ne savais pas Je ne savais pas non plus En ça France, c'est interdit d'aller sur les rails Oui, allez, mais c'est peut-être pour ça Allez, dernière, la dernière Il y a David qui dit Est-ce que vous saviez que Koué ne s'est pas sifflé avec ses doigts Ah bah je, bah je vrai, ne savais pas C'est vrai ça je, je, je, Depuis que je suis petit, j'essaie mais Alors Ah en fait, je sais Ah si, ans le principe au téléphone ce soir racontez nous la dernière bonne action que vous avez fait attention la dernière bonne action oui miko tu peux nous le faire est-ce que tu es joyeuse marwell et eh oui voilà, voilà. joyeuse marwell alors alors qu'est ce qu'il s'envoie ah non, euh, ah ah ah <rire> allez on y va je vous écoute ma petite taouelle bonsoir. Salut ma chérie. Qu'est-ce euh... que tu as fait de bien dernière bonne action euh, j'ai fait une ban action un peu folle, je l'admets. Euh, j'ai euh, j'ai ramassé enfin, j'ai pris deux auto-stoppers. Oh. Mmh. Euh, ouais, c'était euh, assez spécial. Euh, il pleuvait à torrent et euh, C'est un début de film d'horreur, ça, réellement. Actuellement, euh, franchement, je regarde, je me barre. Euh, je fais pas attention, mais bon, là, je sais pas, j'étais dans ma journée sensible. Euh, C'est quoi une je journée vais sensible règles, ça, ouais, je vais ouais. Tu devais avoir quoi je, je, Le premier jour de mes règles, à chaque fois, je suis très émotive okay. Donc là, j'ai vu de la pluie je des gens ah, stop, ouais, donc. Vrai, Dès vrai, que j'ai mes règles, je prends des, des gens en stop, stop. C'est une tradition ah oui. Ça euh... marche vachement bien C'est mieux qu'un tampon Donc euh, je me suis arrêté et euh, ça va, ils avaient pas l'air d'être non plus après euh, Ouais non, ça va, le couteau avait ouais, pas l'air aiguisé Non, euh... non Émilie, il ressemblait à un bon non, conducteur de bus, aussi, hein, il avait l'air sympa à la base C'est pas écrit sur le front qu Y'avait que Francis Holm qui avait, avait une sale gueule ça. à la base Ah ça c'est vrai J'avais demandé s'ils avaient pas d'armes et tout, j'aurais été gentille J'en suis une gentille Et alors Donc quoi ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé Ils m'ont demandé mon numéro, j'ai pas donné, bien sûr Bien sûr Mais... Mais non, c'était c'est moi je trouve que c'était une bonne action parce qu'en général enfin euh, si tout le monde pense comme moi, ne pas s'arrêter parce qu'on a peur. Mais voilà, c est c est vrai, Non, tu ne t'arrêtes pas parce que tu n'as pas tes règles. Après, <rire> après oui, honnêtement, je pense que dans un je pas, là je leur prétais plus à, à, à faire, plus Ah non, que, ah, avant avant tu, les, mois, as là, tu les as plus là. Voilà, pas avant à moi. Moi, je suis en galère, franchement, sans mentir au me monde, j'ai pas cette permis. Mais euh adorable. Non, là c'était ouais c'était un peu fou mais c'était cool ouais c'est je, le, je leur ferai pas <rire> <rire> c'était cool mais à refaire je leur pas <rire> pas Bisou Naouel j'adore ce jou. truc là les mecs qui donnent les numéros Eh c'est quoi ton numéro le 23 il me porte chance Allez, salut, salut, salut. Nico de Bordeaux ta dernière bonne action c'était quoi Salut Core salut les C'était quoi ton, ton ta dernière belle action bah, alors déjà moi j'avais pas mes règles <rire> Okay. C'est pas vrai Mais moi je trouve ça étonnant Elle, ah elle, bon, elle, elle, elle a sa période elle a Le premier jour Elle a des Bah oui c'est ça C'est mignon mmh. Mais écoute, Moi j'étais en train de me balader Avec mes enfants Avec la petite famille Au marché de Noël à Bordeaux et puis voilà, euh, ouais, ils ont voulu manger des euh, des saucisses là, des petits chichis. Bah, et euh, et si, mais, si mais si tu veux juste avant, on est passé devant quelqu'un qui était au feu avec sa petite pancarte, Et donc on lui a acheté un cornet de saucisses que on lui a donné et puis ça lui a fait plaisir et il était très content. gentil. Et nous ça nous a pas coûté grand-chose quoi. C'est bien. Voilà. bah tu vois, regarde, voilà, mais attention. Voilà, ça c'est bien mois moi que si Jeff avait vu ça il aurait chialé il donne des méchirons méchirons c'est pour moi t'embrasses Nico à bientôt gros bisous à Bordeaux ouais, vais, salut mon pote dans un instant la suite sur euh, énergie merci d'être là on va jouer dans quelques minutes donc qu'est-ce que c'est vous le trouvez vous gagnez une PS4 ce sera peut-être votre gros cadeau de Noël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 I'll be riding shotgun underneath the hot sun Feeling like someone I'll be riding shotgun underneath the hot sun Feeling like someone We're South of the equator navigator Gotta hit the road, gotta hit the road Deep sea diving round the clock Bikini buttons like a toast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 That I'm dreaming of if you meet me you know where i'll be I'll be riding shotgun underneath the horse feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the horse feeling like a someone i'll be riding shotgun beneath the horse i'm feeling like a someone Je regarde sur énergie, tout va bien. C'est ah, si un C'est quoi ici L'heure du de... QC. Nous aurons tout à l'heure à la fin de l'émission, on se refera à la compil de Booba hein, qui a été cambriolé. Euh... Vous avez vu tiens que Ed Sheeran va refaire du cinéma D'accord, il avait joué. ce que vous sonnez dans quoi il avait joué vous vous Dans, quoi dans quoi avait Game, joué Game of Thrones. Oui, il a bien joué. Un petit rôle. Et ben là, il va jouer, il avait dans dans euh, euh, Bridget Jones. Bridget Jones ah ouais son propre rôle. Oui. oui. Et ben là, il va jouer dans mm. Allez, je vous écoute. Hein Allez, on y va. Prochaine émission. Est-ce que c'est une série C'est une série, oui. C'est une série euh, de films. Ah, une série une une de film. films. Euh James ouais. Bond. Mais qui ça dans le public ou pas Oui, tu dirais quoi mademoiselle au premier rang Oui, oui, oui. Star Wars. Absolument bien joué. Ah, bon. Il va jouer dans Star Wars épisode 9 qui sortira en décembre 2019, on sait pas encore ce qu'il va jouer. Dark Roodor. Peter Stein. Ruba Karstein. Maître Rooda. Et, euh, et j'ai appris un truc qui m'a et j'ai appris un truc qui va scotcher. C'est quoi J'ai appris que Netflix a annoncé que la série Friends serait toujours disponible dans son catalogue en 2019. Alors, je ne penserais pas à l'idée d'acheter Netflix pour regarder Friends. Mais bon, après tout est possible. Il y a toujours des nostalgies Oui, mais bon, est-ce que vous savez combien pour avoir la Friends, combien à débourser Netflix On exclut Bah, je pensais que pas d'exemple mec, il y sur c'est rincé de tira pas sur Airtel. Tu as pas une fourchette Non, j'ai un couteau, si tu veux <rire> ah ouais. <rire> okay. Non mais à la louche. Euh... Pas à tous les ustensiles non plus. Alors, alors C'est un millions Ah oui, c'est pas en centaine d'euros ce enfin, <rire> truc, Moi, je dirais 20 millions d'euros. De dollars. Ah, ouais, c'est une vieille série hein, quand même, pensez-y allez, dis 5, 5, 5. Moi, je tourne la 100 millions de dollars. Quoi millions Ils ont déboursé 100 millions de dollars pour, pour avoir, avoir la série voilà. Friends lui c'est con il m'aurait appelé j'ai toutes les cassettes j'aurais fait moins cher moi. j'aurais prêté les, oh, les et il paraît que quand ils ont appris cette nouvelle le patron de TF1 a appelé Netflix en disant nous on a juste des finances gardiens à vendre <rire> et Netflix a dit super ouais, ils ont accroché <rire> attention on va jouer au c'est nous avons Camille qui habite la Haute-Garonne comment ça va Camille Salut vous et toutou, tout, toute l'équipe Salut toute l'équipe Salut toute l'équipe Tu fais quoi Salut dans la vie Salut pas tout l'équipe, je dire coucou <rire> ouais, Coucou, toutou, flou, flou, flou... Voilà, ouais. tu vois, je suis trop impressionnée d'être avec vous, en je fait. Comprends, je comprends, Et encore, tu nous as pas vu tout nu, Camille, tu fais quoi dans la vie <rires> <rires> Je m'occupe de vieilles personnes. Très bien, très bien Toute la journée, tu as combien Une, deux, trois, combien Non, en fait, euh, j'ai une tournée, euh, de... en fait, je travaille pour une mairie et j'ai une tournée euh, où je vais amener des repas. Es de... Est-ce qu'à chaque fois, il faut un petit café, un petit coup à boire, un petit truc comme ça Beh, il y a... Certains me proposent, après, c'est vrai que comme ils quand même isolés, c'est bien que je puisse passer un peu de temps avec Mais c'est très oui. bien, ma belle. Ouais. Bravo, Camille. Je vais te présenter celui contre qui tu vas te failliter, qui s'appelle Yann. Il habite à Arras. Ça va, Yann Salut, Coco. Salut, l'équipe. Salut, mon ami. Yann, tu fais salut quoi dans Yann. la vie à Arras Euh, moi je suis infirmière anesthésiste et échassier le week-end D'accord, et quoi le week-end euh, Je suis échassier, tu m'as déjà croisé Je suis gros robot LED là. Ah échassier et et Ah ouais, les trucs en club là, qui font les... avec toutes les lumières là Non c'est ça tout, tout à fait, ouais, ouais, on s'était croisé à raté Eh oui mais j'ai vu que tes jambes Alors attention <rire> Voici, si un, un jour je vois, <rire> vois tes genoux Peut-être que ça m'en reviendra Camille, Yann, je vais vous donner des indices Vous me dites tout ce qui vous passe par la tête Parce que peut-être que dans ce que vous allez me dire Il y a la bonne réponse En jeu, on joue pourquoi quoi sauf Une PS4 Pro et le coffret intégral de Mission Impossible ah, C'est de toute beauté C'est pour la sortie de wow. Mission Impossible Fallout. Je dis, Fallout Très bien le film Mission Impossible Si vous l'avez oui. pas vu, très bien Fallout. Vous êtes prêts Oui C'est complètement improbable, mais très bien ah Oui, c'est le film où il y a la tour Eiffel à côté de oui, oui, oui, C'est le oui. film où il s'écrase en hélicoptère Mais une égratignure ouais. Raconte pas tout, je vais le regarder ce soir bah, je te la fin. Attention <rire> <rire> Voici <rire> oh, mais De toute façon, il ne s'écrase pas en hélico Il s'écrase en voiture J'ai vu un film il n'y a pas longtemps ah, toi J'ai vu, vu un film il n'y a pas longtemps euh, Comment ça s'appelle ce film, vous savez, avec euh, The Rock Dwayne Johnson ah, ouais. C'est pas 2012, donc comment, avec les tremblements ah, de terre son, son, son Andreas. San Andreas C'est fabuleux, vous le reverrez en pensant à moi Le mec, en deux heures de film, il fait Tout. Oh oui, il je... pilote un hélicoptère, il pilote un avion, ouais. il pilote ah un mais... bateau, il, il, il voiture. fait voiture moto, il fait de la bagnole Le mec il fait le tout, tout fait en tout 12 heures de film Puis alors les gars il est sur une vague, il est sur son petit bateau <rire> D'un seul coup, tu sais pas pourquoi, la vague elle est au 25 e étage Puis d'un seul coup, 3 secondes après, elle est au niveau de la route Puis de l'autre côté de l'immeuble, elle est à nouveau au 25 e étage Tu ne comprends plus rien rien le dire le comment Le film où il est dans la tour là, t'as pas vu ça Si, alors mais c'est ça dont je parle Ah bon oh là là Non, c'est un autre encore C'est un autre encore oui. On peut y aller Bordas, Allez. Tiens, tu veux pas colorier ton pull en une autre couleur Je te donne un cas de couleur oui, Colorier le en bien, noir en noir, il est rouge, c'est pas beau Allez, voilà <rire> bon Qui est, est, qu est ce C Voici le <rire> qui se sait Camille, Yann, on est parti Premier indice, ça fait entre 10 et 25 cm bon, euh, Allez, on y va règle Non Tout ce qui vous passe euh... par la tête, Camille, on y va Allez-y Un crayon Non Une, euh, une oeuf Une Une craie Une quoi Ah non Elle a bien dit une euh, euh, Elle a entendu la même chose Non non De cochon De cochon une... Non non <rire> Il y qui dit encore ça <rire> Il se cache Il se cache ah, mais Il a remonté le colomblé Une oeuf ah, quoi <rire> <rire> Lui fait pas dire Camille, c'est bien ça Un zizi Oui. Ah moi je crois qu'elle parlait de l'animal Ah non, non, non, non je crois qu'elle parlait bien de ah, d'accord Entre 10 et 25 oui. cm Ça nous fait de la marge euh, <rire> Non c'est pas ça Attention deuxième indice C'est mou ou très dur <rire> C'est ah, oui, ouais, mou, euh, mou ou très dur Ah oui c'est le but C'est mou ou très dur C'est mou ou très dur Mou ou très dur ça fait 10 ou 25 cm Euh, si tu bousies une bousie une bougie, une... Une bougie. Une bougie non. Ah c'est pas ah, con ça aurait pu mais non pas si tu en abuses ça finit dans les fesses Ah, non, non, non. ah, bah, non. ah bah non Camille, Camille on t'entend ah, pas Camille une proposition Camille Et ah, <rire> on est passé la taille au dessus d'accord Non, non. si tu abuses tu finis dans les fesses Mais non, matra... non. non. Ah, J'ai abusé de la Un père Noël en chocolat Non mais on se rapproche. C'est bien de venir euh... avec quand tu es invité. Une bouteille de vin. Tu es pas plaît. Non. Du chocolat Il y en a. On euh... commence à en voir partout en ce moment. Ouais, c'est la période. Les gâteaux en voir. bien sûr. <rire> Des tartes Non, en voir partout. Réfléchissez. Euh des cloches en non, chocolat des cloches à non. Noël tu veux ma main dans ta gueule ou quoi Yann des cloches d'un pack les indices, du foie gras en chocolat allez on y va en ça fait entre 10 et 25 cm c'est mou ou très dur des comment des bûches cloches. attends attends qu'est-ce que t'as dit Camille j'ai dit des bûches de Noël c'est Camille qui l'avait dit avant c'est pour ça que je voulais ouais, lui faire ouais. répéter Camille tu me dis une bûche de Noël c'est la bonne réponse ouais, oh Voilà c'est bien de venir avec quand tu es invité J'avais même quand ça déborde en as partout autour de la bouche On commence à en voir partout en ce moment Et il y a des petits nains qui coupent du bois dessus Voilà ah oui. C'est une c'est une ah, Bah voilà donc ça veut dire que tu gagnes la PS4 T'as une petite Camille je te fais un gros bisou ah ben ça, merci, merci, vous, merci beaucoup eh ben Je, je t'embrasse fort embrasse ton mec qui s'appelle comment Il s'appelle David David tu feras un gros bisou à David Yann je t'embrasse on va te filer des cadeaux d'accord Merci A oui, plus tard A bientôt Je t'embrasse fort Je vais te filer des petits patins Pour que tu glisses pas Sur tes échasses Tu sais comme les chaises Je vous, Je vous embrasse les deux Et celui qui est le plus content C'est Pierre notre assistant Qui vient de récupérer la bûche Qu'il va donc découper maintenant En morceaux Le mec il louche dessus Depuis tout à l'heure c'est que comme elle au chocolat Et qu'elle fond Il dit Eh hey, le jeu on le fait vite les gars. Ah en train de Jamais il a été autant concerné Par un jeu Ça fait 5 minutes qu'il est derrière il dit, On peut se dépêcher Pour le jeu Elle est en train de fondre Restez avec nous Dans un instant On s'occupera aussi des petits des petits Noël en chocolat oh, non, en pas gilet pas jaune en gilet jaune chocolat Père Noël, en gilet jaune non c'est des pains au chocolat en gilet non c'est des pernoël en chocolat en gilet jaune OK pernoël en chocolat oui. en gilet jaune d'accord ou des Noël en gilet Père Noël non, Père non, ou des per Père gilet, gilet en chocolat en jaune la gilet ou des pains en gilet avec des motifs de Père Noël jaune reste avec nous on vient tout Tous les matins, avec Manu dans le 6 sur Énergie, c'est comme ça. Maeve Cook, Miss France, elle a fini dans le top 12 de l'élection Miss Monde samedi en Chine, mais elle n'est pas Miss Monde. Voilà, ah, c'est ouais, ouais. Miss Mexique qui ah, ouais. a été sacré bon bah voilà, ouais. ça arrive. Hein. Quand tu es dans le top 12, quand même, tu es heureux. Hein. Bah, ouais. Je dire, ça va quoi. Ça, ça dépend combien elles sont au départ. 11. Ah. <rire> Manu dans le 6 <rire> Tous les matins, 6h-9h30 sur Énergie.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 Noël GSFR, il gèle sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0 € par mois, puis 4 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Téléchargez l'appli Énergie gratuite sans abonnement avec tous les podcasts Énergie. Énergie et Music Only. Chaque taroel, on est à un match de l'exploit. Faut qu'on gagne pour aller en huitième. Ah bah non, avec un nul, ça passe. Offenheim n'est qu'à trois points, ça nous en fait 8 Donnette, Cassis, je retiens deux. Pas besoin de golaverrage particulier. C'est pas plus simple de gagner Oui, si, plus simple. Plus qu'un match pour réaliser l'exploit. Chaque taroel, mercredi à 21h en multiplex et en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobiles et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19 19€ par mois en abonnement digital Alors comment ça se passe chez Sport 2000 Dans notre magasin de poncharas sur Turdine Que du bonheur Antoine Griezmann La preuve avec notre sélection de Noël Jusqu'au 24 décembre par exemple La veste Sherpa Home Quicksilver est à 49,95€ Soit 41% de remise Ça match Joyeux Noël Antoine Griezmann Ça match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 Sush! Energy. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit Merci d'être avec nous demain. Les trois cafés gourmands seront là à la tête. On veut bien ça, bien ah ça. J'adore les 3 cafés gourmands mais c'est et c'est les fois là, j'adore ça. Voilà. Oh ah et ça y Oh chacha. Et hey, j'adore chacha. Ah chacha. Ay là voilà. la cabourette bien vif les mots. Je mets bien. Je te dis vous griffez vous griffez Il est au taquet derrière Et encore il n'a pas mis son pied parce qu'il n'arrive pas à le lever Jusqu'là Tu disais quoi frérot Je suis chaud Pas le coche parce que je peux pas Il a une souplesse d'un côté Mais il n'arrive pas à lever la jambe Si je mets l'autre je tombe frérot T'as une branche Ouais j'ai une branche En vrai véridique Mais c'est dans le bras Et tu montes la jambe Mais d'où t'as-tu Mec t'as une branche Attends de quel côté une branche T'as une branche Dans le bras gauche Et tu peux pas lever la jambe Si dans la jambe aussi. s'il vous plaît parce que de, de, de l'huile. Ah, voilà. un, voilà, un, g... un, un problème fremato. Dans un instant, il y a quelqu'un qui vend à l'eau. C'est quoi cette arnaque du bon coin, c'est quoi Voilà, c'est des casquettes. Le gars vend des casquettes Balenciaga, Gucci et tout. 40 balles et les casquettes j'en à vérifié 300 balles. Voilà. ça vaut 300, il les vend 40. Moi je l'arrache la tête non il n' pas excessif dans un instant nous aurons, on reviendrons sur la compine de bouba qui s'est fait cambrioler au oh, nous aurons euh, les, une boulangerie dont qui je sait plus ce qu'elle fait hein, si elle fait des gilets jaunes en forme de panche chocolat des pères noël en chocolat en gilet jaune Ah, gros, ça commence à devenir compliqué bon, Il voilà. y a la vidéo qui est sortie Qui l'a vu euh, dans le public, la vidéo de l'équipe du matin Contre l'équipe du soir une Deux personnes, ok, très ah, gros succès okay. Vous d'autres choses de... Mets le micro, euh, ce du... <rire> Mademoiselle, bonsoir, c'est à toi que je parle bonsoir Pourquoi ah, tu, tu n'as pas vu cette vidéo si, Mais... je vu. Bah, alors, Pourquoi tu n'as pas levé la main levé. Non, non tu ne l'as pas levé, non, pas levé. Ça comme ça. Passe le micro à côté, pourquoi tu l'as pas vu Parce que je l'ai pas vu Pourquoi, tu as autre chose à faire, tu as un mot Tu es occupé à ce point-là Oui, c'est de sortir ça, mais c'est Non, en vrai, j'ai vu les sorties ce euh... matin. Je vous étiez allés au Laser Gang, c'est déjà pas mal. Oh, c'est bien, mais t'as pas vu la vidéo à côté, non. pourquoi pourquoi J'étais dans le coma. C'est glauque, mais, euh... mais, ça, fait excuse, mais euh... ça fait une bonne excuse faisable. Excuse, hein. Hein. <rire> Il y a ça et j'étais mort qui sont deux voilà, excuses que je peux accepter. À côté, mademoiselle, pourquoi tu l'as pas vue Parce que j'ai pas regardé. C'est la meilleure raison. Je vais lire quelques-uns de vos commentaires. <rire> on n'a pas vu un mec comme ça parce que je vous aime pas Au revoir Allez, parce que Je fous. je m'en vous en lis quelques-uns Oh mais les tricheurs, trop cool, refaites-en une mais plus longue Rachel dit on veut plus de vidéos comme ça Team du matin versus team du soir Appelle-moi princesse qui dit MDR, même en trichant vous êtes nul C'est vrai C'est vrai C'est vrai. Euh, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a Florian même en trichant la Team Coeur a réussi à perdre. Pierre a dit petite question, c'était au laser gagne de Moulin dans l'Allier vous êtes allés Ouais, bien sûr, on est allé jusque là-bas, il y en a pas à Paris, tu comprends. Donc on aime bien aller dans l'Allier, on prend un petit on, prend, on oh, fait, on on fait 5 heures de route et on rentre. Non, c'était eh pas oui, Moulin non, dans l'Allier. Non, c'était la Villette Message de Cricri, qu'est-ce qu'il a dit Une petite remarque pour Bordas, à chaque fois tu en prends plein les oreilles. D'accord, tiens, je voulais quand même juste vous raconter un truc qui s'est passé qui était magique, le petit assistant qui est là. Rappelle-moi ton prénom. Oscar. Oscar. Oscar ont coupé des bouts de bûche Et je vous jure que très sérieusement Il, il coupe un bout de bûche Et on lui, Pierre lui dit tu peux en amener toute l'équipe Et il a fait cette phrase magique Il a dit même à Bordasse <rire> C'est bien. Bien. bien bravo, bravo ouais, Oscar. Oscar. Même à Bordasse Mais très sérieusement il l'a fait J'en <rire> il mérite pas parce qu'il fait que des tweets nuls tout <rire> Message de Flo Salut Coï je viens de voir ton snap avec sur ton chien Juste pour te dire qu'on voit ton numéro de téléphone Sur la plaque du chien Oh merde. Ah c'est plus le bon numéro d'eau. C'est pas grave. Ah. J'espère que tu passeras faire ton one man à Metz, je t'écoute tous les jours en podcast et je me marre à chaque fois risque comme tu es. Merci mon ami, on se reparlera bientôt. Donc le chien a une, un faux numéro téléphone. Il, il est perdu tu sais pas, tu sais, on appellera le numéro mais ça sert à rien. Vous pouvez toujours t'appeler, ça marchera pas quoi. C'est bien, c'est pratique. D'accord, OK. Bon. Ouais, voilà, il a voilà. une puce sinon hein, ça marche aussi. Elle a tout absolument. Oh, il, il est... en a pas qu'une Il est géolocalisé, <rire> il a tout. Euh, message de Guillaume Carpentier. Salut l'équipe, déjà je voulais dire que ça fait des années que je vous écoute tous les jours au début j'étais ado, je vous écoutais dans ma chambre chez mes parents. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. <coughs> je vous écoute toujours dans mon camion chaque fois chaque soir 17h20, h je me tape des fou grâce à vous. Je voulais juste vous faire plein de bisous vous encourager comme ça, ne changez pas, vous êtes les meilleurs. Guillaume Jour de Eric Cour bisou faites bisou Eric bisou Guillaume Voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, un hommage à Bichette une jeune fille qui envoie une photo marquée Bichette sur son t-shirt Oh c'est oh. gentil mignon. un hommage à Bichette merci de me faire rire toute seule dans ma voiture pendant mes 45 minutes de route vous êtes super attachant et bordas super patient Gros bisous oh, Gentille Oui réciproque hein. Ah oui bien je super ah. patient de Christophe Leroy bonjour je cherche désespérément le titre Bar Barmisva que joue DJ Babas Merci d'avance continuez vous êtes géniaux ah, Tu peux ouais. lui mettre Je vais lui mettre... Voilà, si ça peut lui faire plaisir. Attention, ah, tu, vrai, me tu, tu me dis quand tu l'as enregistre. dis quand tu l'as. En plus, c'est un bordel tes sons. C'est bon. Voilà, attention, 3, 4 enregistres. enregistres. C'est tout. Voilà, voilà. tout. <rire> ça nous fait plaisir. Bonjour l'équipe, voilà. j'écoute le replay de vendredi. Au boulot, je suis en train de pleurer de rire avec l'électricien et ses ampoules de Noël, je vous adore. Continuez comme ça votre émission, c'est le seul moment de la journée où je peux en rire. Je me l'anguide d'être le lundi pour vous écouter, chacun son truc. Gros bisous. C'est Cali Sanchez, on fait un gros bisou. Me Merci pour ce gentil message. Popo Amel, qui nous dit c'est son nom Popo. Bonjour Popo Amel, Amel. Ben, tu as sorti un nouveau single, c'est pour savoir si c'est prévu qu'elle sera prochainement. Si c'est prévu qu'elle sera prochainement oh. euh, et dans votre émission pour <rire> parler de son nouveau single. Si, je voudrais savoir si c'est prévu qu'elle sera prochainement. Non, non si pas a-t-il pas prévu qu'elle soit, qu soit prochainement. oui, oui. et eh bien euh, why not, non, oui. Oui, oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je, je n'ai pas. pas écouté le nouveau, demande ça à vrai. la direction d'énergie avec plaisir. Oh. Théo qui me dit salut les BG, ben, salut BG toi aussi. <rire> Un euh, message de Tarik, j'en reviens toujours pas ce mardi, je serai dans le public de Coe. Où je vais rencontrer en vrai Coé, Mico euh, Monsieur Jeff, Bordas Tout ça et tout oh, Il est content mmh. ben Nous on est content de te recevoir mon ami Message de quoi d'autre encore Vanel J'ai mes billets Hâte d'être à samedi Pour voir en vrai Coé En attendant Passe une excellente semaine à toi et toutes les équipes à ah, ça doit être pour Rouen Pour revoir, ouais. eh, One Man à Rouen Et à Lille les amis J'ai hâte de vous voir moi aussi Vraiment Dans un instant Une arnaque du bon coin Quelqu'un qui vend des casquettes Balance Yaga et Gucci 40 euros Ah ça sent l'arnaque mon frérot ah, Ça pue l'arnaque mon frérot <rire> On pas de Je sais pas quoi tu t'attends Avec moi il y a pas d'histoire de c'est juste Ah, un dit tu veux faire avaler que ton corps ne dérange pas des soi-disant amis mais t'inquiète pas je ne doute pas de nous ensemble on est style c'est pas une question de fidélité le groupe ne vient pas de nous les hommes je les connais j'ai moi même été de l'autre côté oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sal je ne sais combien de femmes et je peur que tu deviennes mon retour de flamme moi je suis ritué joli avec un corps impoli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le temps tu ça, en pèles il est mieux que de sa baloter lui veut pas de me méfier homme femme il pas d'amitié si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Ta maudit, tu m'as partie. Tiens mon bébé, tu es le mien. es la femme de quelqu'un. Qui si brise sur ta maudit, tu m'as Et je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïve. Non, méfie-toi de tout, de tout et de tout commençant par le monde. En commence un sex opposé. Je te dis mais vis-toi de tout.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 Madame Yez si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Oh, public demain chez petit bout si je vous dis Jason Momoa est-ce que vous savez ah c'est toi toi tu sais qui c'est ouais. est-ce que vous savez qui est Jason Momoa c'est un, un, un, un acteur c'est un surfeur Mommoa c'est surfait. <rire> Mo, non c'est ce, euh, ce que dit c'est ce que dit Dajou à, à la fin. Je peux dire c'est pas dire. Euh, non. Je peux dire Non non Regarde, tes hashtag me ah, C'est pas, oui. pas celui qui fait Aquaman Bravo ah, oui. c'est l'acteur qui joue Aquaman. Vous savez comment il a eu le rôle euh, de monsieur monsieur Mommoa Non. Il est allé faire un casting, c'était il y a quelque temps Pour dans, pour jouer un petit rôle dans Batman The Dark Knight okay. Mmh, okay. Et donc il fait le casting Et il a failli pas y aller parce qu'une façon personne voudra de moi Il a raté le casting pour Batman Et le mec l'a rappelé, il lui a dit Est-ce que ça vous dirait de jouer le rôle principal dans un et Ouh. il est passé d'un petit rôle tout pourri, enfin qu'on n'allait quasiment oui, pas oui. voir, au rôle principal dans ouf C'est cool. ouf, non ouais. Et il voulait pas y aller, il disait ah, « C'est pot, je ne pas y aller, j'ai aucune chance. »« Non, non je sais pas nager. »« Je pas de pied. » C'est fort, Aquaman. Ouais. Ça, ça sort la semaine prochaine, je crois. Ouais. là Le film Oui, ouais. ouais. Aquaman. Avec un autre super-héros, Rick Herman. Tu les mélanges et... <rire> Aquaman, oh non, Ricardman, Carmen. ça fait un apéro La Pericubman qui arrive là Qui se greffe La Schusterman La Schusterman La Curly pas. Girl La Quel... oh. ah, Curly Girl, elle est, elle est chouette Celle-là, voilà. je, je la kiffe N'importe bon, quoi Vous savez que moi, je, je voudrais bien aller le voir en 4DX Il y en a déjà quand ont euh... la 4DX oui. La 4DX, c'est ouf parce que tu es dans un siège Il y en a de plus en plus maintenant dans toute la France C'est un peu plus cher qu'une qu séance normale et en gros, tu as de l'air chaud, oui. ton siège il bouge, tu ouais. tu as, as des vibrations, tu as du vent mmh. et tu as de l'eau. Ah, et la, la dernière fois, moi je suis allé voir Jason Statham dans le film en eau trouble avec le gros poisson. Ah oui, ah, je... ouais, ouais. écoute-moi bien mec. <rire> J'ai pris de la flotte dans la gueule tout le film. <rire> ah et à chaque fois que je m'endormais, ça faisait et je me prenais à un truc d'eau et j'ai pu le couper mais là je pense qu'Aquaman mais vas-y en fait oui je te jure je vais aller voir Aquaman je vais prendre un grand truc je vais prendre des lunettes de plongée vas-y fais péter ton eau allez vas-y ton casquette fais péter le 4DX qu'on y aille alors Jean-Jacques je vous écoute parlons s'il te plaît Jean-Jacques de cette collection de cette et voilà encore un Jean-Jacques de plus il nous fait les casquettes Gucci Balenciaga 40 euros alors que ça vaut 300 euros il soudent notre que vous êtes avant qu'on appelle qui sont faire arnaquer sur une parce qu'on le fait beaucoup depuis le début de l'année des arnaques du bon coin mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté un truc ou qu'ont vu passer quelque chose ils en j'achètent très bien ça non. mais ça sent l'arnaque non bah sais, justement ça quand ça le sent le sait, ça ouais. sent tu tu t'achètes pas vraiment pas forcément tu as ah. peut-être aussi des bonnes affaires euh... moi j'avais acheté un pull sur Wish il ça ressemblait pas du tout à la photo je l'ai je jeté à la poubelle. Oui, c'est ah, quoi c'est un site euh... c'est ce truc où chinois Tu as, à, as ah, tout à 2 oui, euros à euro. Ah, c'est là où tu achètes tes câbles, tes recharges iPhone exactement. Le, le feu à ta baraque. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, J'ai vu ça, ça aussi. Mais ça ce ah, site là alors, si vous, vous, voulez, vous trouvez que votre maison vous voyez, vous trouvez que votre maison n'a pas brûlé. Oui. Vous dites tiens, je vais toucher l'assurance. Acheter un câble iPhone au lieu 1,30 €. Ouais. Vous dites c'est beaucoup moins cher Vous le mettez puis vous attendez ah. Je pense que dans l'heure qui vient La maison <rire> prend feu Non mais c'est terrible Il y a des trucs qui sont limite dangereux C'est oui, pas oui. énorme Moi j'ai une dame qui a voulu piquer mes livres d'histoire géo Je les avais mis en vente sur le bon coin Et elle voulait que je l'envoie Mais elle ne voulait pas me payer tant que je ne l'avais pas envoyé Tu as que des histoires incroyables toi hein ah, non, mais histoire. y a... tu, tu vis des trucs, c'est palpitant Tu veux pas faire un livre un jour Genre euh, les, les, les choses folles les... Tiens je le vois Les choses folles qui ne me sont jamais arrivées Mais un truc euh... et qui m'arriveront peut-être. Mais, peut ah, mais Tu poses la question, je te, la... je te je te réponds. Bon, je vous fais la petite annonce. Vente de casquettes neuves. Gucci, Balenciaga, 40 euros dans un instant je m'en occupe, dans un instant je règle oui. le truc. D'accord. Ça sent l'arnaque hein. Évidemment, oui. ça... ça sent cette autre truc tombé du camion. Allons, Où les faux. Alors là, <rire> ça et... ça pue ça pue le cul. <rire> ah, non non non non. non, non I see you walking with a happy dance. Your knees curled Something but for don't want Oh I do everything for you Jeudi grâce à nos camarades de Otakoz que l'on embrasse C'est plus de 200 restaurants dans toute la France et ce, qu a... ce qui a oui, Otakoz on... oui. ça cartonne c'est ce qui c'est ce qui a dépoilé le kebab. Oui, en plus ouais, c'est français monsieur. Non mais euh, je sais pas si c'est français mais tout le monde prenait un dépoilé. Ouais, ouais il, a dit, enfin, il a dit dépoilé. Enfin, ils sont arrivés dépoilé. avec une bande dépoilé. adhésive, ils ont pris le kebab, oh, dépoilé, tu fais dépoilé. Et donc et donc Otakoz <rire> peut permettre de gagner vous à un auditeur 5000 euros Le principe qui bien. va être simple, on va prendre deux membres de l'équipe Je les connais pas encore mais j'en ai déjà il Ils vont devoir manger le Gigatacos. Avec ça Aquaman il t'ouvre la mer en deux C'est simple. Bah, non mais tu sais quoi Aquaman il aurait pas ce trident, il aurait un Gigatacos si tu veux le monde. 2 kg 5. J'ai le truc les gars, le, truc. Gourdain, le public le un cordon c'est un gâteau c'est plateau. Ah, plateau. mais c'est énorme. C'est la taille du plateau, plateau. on peut même pas le, prendre dans, <rire> on on pas le prendre dans les mains. On peut On peut quand même choisir le goût. Ah, ah oui oui, monde, je crois hein. oui ils vont on pas t'imposer, ils vont pas t'imposer, oui, ah, bien D'accord. OK. Vous choisirez le goût, le principe sera simple. Ils le public, les auditeurs vont parier sur quel support ils vont parier. On fera Twitter, on fera quoi à Bordeaux on peut faire Twitter, c'est bien. C'est bien, je crois que c'est pas décidé. Donc ils vous ferez vos pronostics, vous choisirez quelqu'un. Vous dirait je mise sur euh, par exemple euh, Miko, si c'est Miko ou euh, ou Jeff Ah bah moi je mets sur Jeff hein. Celui oui. qui même aura... si je joue moi. Je <rire> oui, tu me faut, faut que tu fasses gagner l'auditeur quand même, celui qui aura le plus avancé. Alors qu'est-ce qu'on fait Attends, Je voudrais qu'on qu'on oui, se faire d'accord. C'est ça Est-ce que on va les peser au début Est-ce que les gens disent je vote Miko par exemple ou je vote Jeff C'est ça. Et si c'est Jeff par exemple qui a gagné, on ne prend que dans les gens qui ont voté Jeff et on en prend un au sort ou est-ce qu'on en ouais. présélectionne deux Ah, marrant de ouais. Et, Et ils choisissent à oui à l'antenne, c'est plus drôle. Ouais, c'est plus drôle. Que ça, que ça veut... on aura le déçu avec nous. Et ça va donner attendez parce qu'on joue pour 5000 euros il y en a un qui va quelqu'un qui va gagner 5000 euros en deux secondes ouais. quand même. Donc ouais. faut... j'aimerais bien qu'on donne des ouais, chances à tout où, le monde. Et moi 5000 calories. Et puis il y en a un qui va perdre 5000 000 euros Et ben inscription <rire> et tirage au sort J'ai voilà. ouais. oh, pas encore réfléchi Bon bref 5000 000 euros à gagner Et pour tout le public qui viendra nous voir jeudi Tacos pour tout le monde Si vous êtes dans le public jeudi Il y aura des, des, des, des, des tacos pour tout le monde voilà, Ils font la gueule parce qu'ils sont pas la jeudi Merde C'est pas non, le lundi que fallait non, venir Ce que je vous propose On appelle l'arnaque du bon coin Je parle avec une voix de Jean-Jacques On est d'accord On est d'accord donc on est parti des casquettes Gucci, des casquettes de l'automarque, 40 euros. Attends, bientôt Noël. Euh... Cela paraît totalement suspect. Ah, attention. Bon, ça sonne En <rire> quoi c'est long euh... Qu'est-ce que t'as, c'est ouf Ouais, ça sonne, là On est sur le répondeur. Ça, donc, ça sonne pas, euh, jacques Si elle retourne Jean-Jacques Merci on beaucoup. Alors, ça il s'est pas gagné, c'est du direct. Hein, donc, euh, pas il pas l'abri, des fois, d'une fausse manip. Comment Il suffit qu'il soit fait choper avant nous Peut-être que la personne, je sais pas, il y a un tunnel qui s'est construit toute sa maison On ne sait pas C'est vrai que là ça ne sonne plus du tout hein. Ah, y a un ah, y a... ah ah ah Ah quand même <rire> trop tôt ouais, Allo, oui bonjour ouais, qui Oui bonjour, Mais je suis euh, un client J'ai vu l'annonce la, la, pour les casquettes Ah ouais ouais ouais, ouais. Bonjour, ouais. je suis désolé, hein, je vous dérange pas Non non, t'inquiète Voilà parce ça. que j'ai vu qu'il y avait du Discord, du Gucci, du Balenciaga J'adore ça Ouais, ouais. Donc elles sont les en belle qualité, j'ai vu la photo, très beau Ouais ça va, ça va franchement euh, Elles sont bien hein. Pourquoi c'est si, si peu cher donc Parce que euh, C'est mon frère en fait qui m'a demandé de les vendre C'est C'est mon frère qui m'a demandé de les vendre ah, très bien, très bien, très bien. Moi j'ai envie de les prendre parce qu'elles me plaisent beaucoup Est-ce que vous me faites un prix si je vous en prends plusieurs Bah ouais ouais tu, tu, tu prends tout bien sûr Est-ce que, est que ton frère, on va se tutoyer, on gagne du temps Est-ce que ouais. ton frère a les, a les factures hein. Ah j'en sais rien, j'en sais rien, il dit tu, tu les vends, tu les mets sur le bouquin, tu prends ton billet et tu, tu te débrouilles quoi Ouais non mais parce qu'il faut savoir que ça vient, il n'y a pas de problème, c'est ça, ça que je veux dire quoi mais je sais pas moi d'où ça vient, c'est lui, il les a achetés, il m'a dit tiens hein Oui mais les a, pas, les ouais, mais les a ouais, achetés, voilà. le parce qu'est-ce qu'éventuellement il peut en avoir d'autres Ah ça je sais pas, ouais normalement, ouais, après ça dépend si il t'en beaucoup, il faut quoi Il faut une grosse, une grosse livraison Non mais ce qu'on veut se faire, c'est que moi j'ai pas mal d'amis, on se fait un petit business tous les deux, tu me les baisses à 25, moi je les revends 40 Voilà par contre il m'en faut beaucoup Donc ce que tu prends pas Tu prends oh, en... Tu as dit tu quoi 25 T'es fou toi bah Sur la qualité quoi sur, Je t'en prends beaucoup Ah non mais 25 25 unités C'est carré toi Ouais mais si je t'en prends beaucoup Si tu peux en avoir beaucoup ah non, déjà, déjà je prends un petit billet moi là-dessus C'est ah. mon frère je, je vais pas aller, vais pas aller 25 balles A l'unité Sachant que mon frère Il, il veut un prix Ça va pas quoi Donc à 30 ah, si, éventuellement à 30. à 30 Non non même 30, même 30. 35, 35 Si je t'en prends 30. beaucoup bah Ouais ouais À ce moment là ouais, je peux, On peut partir Non mais si peut se faire du voilà faire du blé facile. Ouais, on que peut que voir mais, mais par contre il faut que j'en parle d'abord à mon Bah évidemment. j'en ouais, ouais, parle à mon frère, je vois avec lui puis c'est bon ouais, pourquoi pas. Ouais. Enfin, euh, pas, pas de... si c'est des eh, si des fausses, on s'en fout, je veux dire tant que c'est bien fait. Euh, non, c'est pas des faux, c'est pas des faux frère, je te dis c'est des... des vrais. Il m'a dit que c'était des vrais, je... il va pas me bito. D'accord, OK, OK. Euh ouais, de toute façon moi je vais te dire je le verrai si c'est des faux parce que je tra... tu vois, je travaille à la répression des fraudes. Donc ah, à la répression des fraudes, donc c'est ma spécialité. Euh, tu sais, c'est le service de police qui détecte les faux. Ouais. Donc, on le verra tout de suite, quoi. Si c'est des... Eh, c'est quoi C'est une blague, votre eh, reculé. Euh, non. Qu'est-ce qu'une blague Que je me fasse euh, mettre... C'est eh, si un théorisé, euh... tu, tu me les prends. Au pire, je donne le numéro de mon frère, sinon tu arrives de me casser les couilles. D'accord, monsieur. D'accord, ok. D'accord, que... monsieur. Alors, ce que dernière offre, je vous les échange le lot contre deux ans de prison. Qu'est-ce que... Parce que c'est des faux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Au choix. Attends quoi, ce que quoi, si je viens m'a dit Comment allô, pardon, on a été coupé vous. Oui. Ah. Ah, vous euh, non, non, je pense ouais. qu'elle soit fausse Oui, je oui, pense oui, qu'ils sont aussi. J'ai est... un petit oui. doute. Euh, euh, voilà. Je ne sais euh, pas pourquoi, je ne comprends pas ce langage. Je, je pense ah. qu'il a fait un forfait Gilles de la tourette à la fin <rire> a, a... Ah, ça c'est des gens malades. C'est vraiment de... moi il se contient, il se contient puis ça part tout seul. On a le temps d'écouter un titre Ah non, là on a non. plus le temps. C'était quoi qu'on devait entendre On devait écouter Cluelo KPO, mais on l'écoutera oh, plus. Là, tu vas encore te faire engueuler. <rire> non, là, c'est bon. Là. Avertissement. Non, heureusement, je pousse, je pousse, je pousse. C'est bon, on va y aller. Allez, bah, tu vas aller aux toilettes, c'est là-bas. Reste <rire> avec nous. Dans un instant, on est de retour. <rire> la playlist suprême. <rire> Et de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. <rire> la playlist suprême Énergie, c'est... marche <rire> Marshmallow. <rire> Tu plus Big Flo et Oli Manic et Smack Trois cafés gourmands ce soir, Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, une fois. dans cet ordre précis aujourd'hui ou avant fin décembre soyez attentifs dès que vous l'entendez après Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros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 Offre soumise à condition, engagement 24 mois 193 euros avec la reprise de votre mobile Vous avez 66 millions de nouveaux messages Bonjour c'est discount Rémi, j'aimerais une Playstation 4 un bateau Playmobil, un play mobile, audio, une un machine expresso un smartphone, un une paire de basket, un ordinateur un portable un écran un plat, un aspirateur une... robot, un multi-cuser Profitez dès maintenant du nord et la volonté sur Cdiscount, jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci Cdiscount Cdiscount N'économisez pas votre plaisir Voir conditions sur le site discount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 Allez, dis-moi tu une bonne nouvelle à m'annoncer. Cette année Antoine Griezmann on joue les Père Noël chez Sport 2000. Dans notre magasin de Pontcharra sur Turdin, nos experts ont mis la barre très haut avec notre sélection Noël. Impressionnante cette sélection. Et oui, chez Sport 2000, la magie de Noël profite à tous. Jusqu'au 24 décembre par exemple, la veste Sherpa Homme Quick est à 49,95 € au lieu de 85,95 €, soit 41 de remise. Alors là, ça matche. Joyeux Noël Antoine Griezmann. Sport 2000. Ça matche dispon en magasin téléchargez l'appli énergie gratuite sans abonnement avec 150 radios digitales énergie hit music only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 Jacha et copines, déjà deux tubes sur le nouvel album Daya Nakamura.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 Santheureuses pas fal, sont si sales. Quand elles sont balades, tu les prends dans la colle. Elles sont vues bien souvent il y des gens qui la gants. On te, on les met à couper, il y des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, toi, la scène nous ferons une ronde de la chaîne. Je ai perdu tu sais comme toi dans la peine j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue tu sais pour te faire déchaîner et aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne Donne -moi ta main gamin, toi la sienne et l'offrero une ronde une Pas du Père Noël oh, oh, oh. Et bim, c'est pour moi okay. C'est cadeau 17h, 20h C'est Coé sur Radio-Canada à gagner j'en ai tous les matins avec euh, Manu les oui, ce qui nous a vu <rire> <battu, rire> nous a légèrement battu au ouais, oh, oh, laser game on va se venger c'est c'est pas non plus un jeu de stratégie oui. excusez-moi euh, bon voilà c'est assez physique le même, prochain oui. c'est nous un qui peu. avons oh. le choix à quel qu il, qu il, qu il y a quand même un mec de son équipe je, je des... le plus petit je le connais. antoine, antoine. antoine. antoine, il antoine. Oui. ah ben, il est adorable mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi premier degré Je me suis On était au coin, vous savez, d'un laser game, on est euh... un peu dans le noir, ils avaient mis la lumière Le gars, il était en train d'escalader le mur Mais je vous jure que ma vrai, il est tout petit, il est tout sec Il était en train d'escalader le mur, mais comme si c'était une araignée dans un coin Je suis arrivé à côté, je me suis dit, mec, qu'est-ce que tu fais, c'est un jeu ah, J'ai attendu qu'il redescende, je vais tirer dans le dos À la coco En, voilà. en vrai, à quel jeu on pourrait les battre, franchement À quel ah. jeu on serait plus fort que ah, Un ou Un ou oh, <rire> Au bowling. Au bowling. Au bowling. Génial, oh, oh, génial. Bowling, non, toi tu as mmh. si, C'est mais... les chaussures, tu vas voilà, c'est si, ça. Allez, en plus, on, peut, on peut bouffer tout en même temps, c'est cool on ah. Ça ah. Ça <rire> que que ce se sert. Bowling. Coco, il vous êtes pas plus moderne que le bowling. Mais on peut être le guitar. A été le Quoi Ah, c'est vieux le jeu. Il y a des pommes de merde qui pue. Mais non, c'est plus comme ça, c'est fini. Ah bon, il y a plus de chaussures. Mais si, mais c'est plus les trucs pourris comme peine ball. Non, mais là, non, non, on nous rend... ça un malade, ça, ça ça pas ça pas mal, grave, on se fait <rire> mal, On se fait mal, tout seul. mais c'est bien le paintball. Oh, Et un samedi pendant un truc euh, devant des CRS <rire> on oui. et on se dit on ah dit que une règle du cidan non qui pas, je, veux bien, je veux bien qu'on je veux bien qu'on remettre le titre en jeu mais oui. euh, ah, c'est mais... bien je te ah, jure c'est c'est un tout le monde sait jouer au bowling en mais plus oui euh, et on compte les points voilà bah oui bowling s'il te plaît s'il te plaît et te voir lancer une boule mec Attends je pensais la même chose du laser game mais je me suis éclaté donc ouais, On va lui mettre ses gouttières Je viens l'image, te vois lancer une boule euh, Bon bah si vous voulez Ah ouais cool De toute façon tous ces jeux collectifs globalement Me euh, font chier, font chier. Ouais, donc, quoi, mais Je suis d'accord mais on faisant ça Un karaoké -okay. Un karaoké peut être marrant Ou un just, dance, dance, ou un just dance. Et, dance Et un escape game Mais non oh. c'est pas très marrant On peut pas jouer en même temps C'est l'enleste game, ouais. c'est un peu tu as 1 heure pour sortir d'un truc pour bon, aller à docteur Maboul pour tout le monde voilà, <rire> J'avoue mon super Simon. Qui sera ah, le meilleur au super Simon C'est trop vieux ça. Hein oh, non, trop vieux. Parce que le bowling c'est pas vieux, c'est neuf, ah, c'est récent. Non, non, c'est Ça existe toujours. Non, non franchement tout oh, bon le la musique et tout, ça clignote. Oui, discothèque, c'est vrai. Ça il y a une levée de main dans le public voilà, allons une proposition d'idées oui. Moi je vous verrai bien tous à la rue des Fadas. Qu'est-ce que c'est que que ça C'est une course dans la boue, dans... dans Alors, d a, d a, as dit boue T'as dit boue <rire> Déjà, ah, as dit moche, Ça marchera pas, pas avec Coco, elle la dit boue, boue. Ouais, ah, dans la boue Je crois que c'est un, une piste d'entraînement du GIGN là. Mais c'est super mais GIGN euh... Sans déconner Ah non ah, Mais c'est pas bête, non plus C'est rigolo, c'est rigolo Non, c'est pas bête, mais c'est pas bien D'accord Ah, vous tellement beau Il y a une proposition derrière, le jeune homme de la main Fille, mais c'est pas grave Ah oups mademoiselle je suis loin. il euh... y a pas de souci Je suis je suis Je suis loin, On a parlé d'escape game, j'ai fait un escape game, un escape game il y a pas longtemps mais un escape game physique genre avec qui euh, qui mélange mental et physique et il euh, y a euh, piscine de bulles enfin euh, de boules euh, quand on était petit. C'est pas mal, c'est pas mal, où C'est où C'est euh, euh dans cette tête. Euh, putain, je sais plus comment ça s'appelle Le carré Sénard C'est ouais, ouais, au carré Sénard ah, ouais, ouais, On ne peut pas jouer en même temps C'est une équipe et Non, non, non c'est en même temps, ah, temps. Il ouais, y a, temps. Y a des timers Et, euh, et c'est en même temps Les deux s'affrontent Merci ah, peu drôle Mademoiselle Madame, Désolé, Madame. Euh, La rue et des Fadas, les gars, c'est déguisé Arrêtez de nous chier De la des Fadas hein, Je n'irai pas dans la boue C'est déjà je regarde pas game of throne parce qu'ils sont sales c'est pas pour aller dedans. J'étais oh. sûr. Dans la boue. Bah non en ah fait de... quoi encore. c'est dommage parce que, que est la rue Feda c'est ça. Elle a suprême, j'ai commencé, j'ai pas fini. 50 000 euros à gagner sur énergie dès que vous entendez enchaîne, en gel. Enchaîné à marche vélo Big Floyoli avec plus tard Marnik and Smack avec Gamgam -Gam et trois cafés gourmands nos souvenirs 39 37 et vous pouvez gagner jusqu'à 50000 euros jeudi. Le Gigatacos vous fera gagner peut-être 100000 euros pour quelqu'un qui va parier. Écoutez-nous jeudi, ça va être magique. Ring ce qui va se passer, parce que j'ai vu la gueule du tacos oh, C'est un plateau mec Non mais c'est énorme Mais combien il se vend dans la vraie vie ils se vend le, ah, vend, le... Vend. le gros Je gros crois roule. que c'est celui que si tu finis, et ben il est gratuit. Oui parce que te t'es mort, donc tu peux plus payer. <rire> exemple, oui, non, euh, combien ça coûte à peu près le giga tacos Alors là Combien Re, Regarde, regarde 20 euros Parce que pas excessif, tu veux euros. la galère Oui mais c'est vraiment pas cher au tacos. 20 euros, kg 5 de viande Pas, non et de frites également hein ouais, deux frites ouais, deux de sauces et de pâtes et de sauces et deux sauce, de sauce, de... de... oh là, là, là, et de non, voilà, je tu sais pas vois. si tu le commandes et tu ton médecin en préventif tu commences à appeler sa mutuelle <rire> tu dis je vais commencer à manger ah, mais c'est je... un là dans partage. combien de temps réservez moi une chambre j'arrive <rire> mais qui croit que c'est un hôtel Bon allez on termine est-ce qu'on termine avec euh, on a on a étouffé dans l'émission Non oui euh, oui il y a un qui Bon est-ce que est-ce qu'avant toute l'équipe du Ricochon on se refait la compil de Ah oui Ah oui oui oui oui oui absolument attends retrouver est-ce que Ali m'a la compile Vous avez vu alors petit je l'ai plus voilà mais Eh ben joli. Voilà, tu la la Voilà, ça a été euh, classé par rendez-vous, vous êtes beau tous avec vos fiches là. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a bas comme arbre dans cette équipe Très bien, <rire> la déforestation rien À l'époque des, des, des tablettes. À l'époque des tablettes des ah, écrans d'ordi. On a commandé des tablettes Non, j'aimerais bien par contre qu'un jour tout soit sur écran, ce serait beaucoup plus sympa et plus moderne que d'avoir 8700 feuilles de papier. À commander des tablettes. Des ordinateurs. Pas des tablettes, des écrans devant moi. Des tablettes. Ouais, mais pour nous tous aussi. Qu'est-ce que vous faites vos tablettes euh, ouais, C'est bientôt Noël On peut jouer aussi. Les tablettes. tablettes. C'est pour ça tu passes avec ta main, tu vois. Non, oui. ça marche jamais où il va y avoir du vol. <rire> non, ça ne marche pas. Et puis c'est trop cher. Booba s'est fait cambrioler ah son oui, appartement. C'est vrai. Quar non, 450 000 euros oh. de choses ont été volées. Enfin, enfin, je... Des montres de luxe. La garde-robe. Oh là, là. Ça non, fait non. bizarre quand on dit ça hein, pour les garçon. Les les plus jeunes dans le public, la garde-robe de Bouba, c'est pas des robes de euh, <rire> chez L'envin. Oh, mais des robes. Donc non, le garde-robe, c'est une façon de parler, c'est le, le vestiaire le quoi. Dressing. Et lui, le dressing. Euh, voilà, le dressing, Ils lui ont volé le dressing, lui ont volé du matériel multimédia ils lui ont même volé la box orange. C'est ah, gars, ils ont tout Et pris tout. alors que ça ne sert à rien bah, de voler oui, une box. Euh, une... oui, non. De voler une box. Donc Booba était pas content, j'ai vu qu'il avait... avait des mecs qui venaient faire de l'expertise chez lui. Oui. Voilà, ah, mais... donc voici la compil de Booba, a commencer par la chanson que Booba a chanté en arrivant chez lui. C'est vide là. <rire> Ensuite, la chanson des policiers. la Non, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. Tu as volé, volé, volé, la boxe orange, orange de, de Booba. Booba Il y a également la chanson de Carice. Ah, vous savez, le mec du parfum. Bah, là, oui, les... bien sûr. Carice et ses potes, quand ils ont appris la nouvelle. On rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait <rire> Après de quoi caresse, on rigolait Ça, je suis il, il, euh, il, il y a également la deuxième chanson de Caris quand il a appris que Booba s'est fait voler justement toute sa garde-robe Le jazz s'habille plus en Prada Le jazz s'habille plus en Prada et, et il s'est fait piquer toutes ses montres également Et eh bien les gens de chez Rolex Ont décidé de faire une chanson Pour accueillir Booba ah, -là. Allez, ne so Allez ne soyez pas timide Et si vous serez accueillis Comme nulle part vous le serez <rire> Que d'un New York ou à Paris Et hey, qu'est-ce que l'on dit Viens chez nous si tu as besoin Ce n'est pas le paradis <rire> ça changera Bien ah, sûr, sûr, bien sûr, bien sûr bah, évidemment. Bref, je ne sais pas qui a eu le courage de cambrioler Bouba, mais en tout cas, j'ai la chanson. c'est ah, vieux. c'est vieux. Oui, oui. Ouais, non parce que moi j'ai la chanson de Booba oui qu'il a écrit pour son cambrioleur ah. sur les trottoirs je pense à toi ah, sur, sur les boulevards je pense à toi dans la nuit noire je pense à toi même s'il est tard et enfin j'ai également la chanson du cambrioleur quand il a appris que c'était la part de Booba qu'il venait de cambrioler que je cours, tous les jours. Il était pas au courant Je si voyais un mec courir, c'est le, le mec, le avec une box orange sous le bras, c'est le mec qui a géré Booba. passer une très belle soirée, on va revenir demain, on va vous laisser avec toute l'équipe du Rico Show, vous m'entendez les amis Ça va mon coué Ça va très très bien, est-ce que ça va vous Bah oui, tu as passé un beau week-end, vous avez passé un beau week-end C'était ouais, extrême, ouais. extrêmement calme, on en a pas parlé parce que je crois que très honnêtement qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant ouais. dans notre week-end. Ouais c'est vrai, à ce moment -là. Ouais, là Mais, mais vraiment, ouais, en autant le week-end prochain, il y a du One Man à Rouen, il ouais. y a du Lille, mais alors ce week-end, il y avait rien. retour ah. Ça bon, intéressant ben... chez vous euh, Écoute, euh, pareil, hein, moi je suis resté sous la couette là Avec euh, cette histoire des Gilets jaunes Je suis capté par les infos non mais <rire> rire. Je passe la journée à regarder BFM C'est vrai Je tout le monde fait ça ouais. Non mais c'est triste, tu passes la journée à regarder Alors, des gars euh, brûler une trottinette ouais, <rire> Moi je, je, je vais être honnête J'ai beaucoup moins regardé ce samedi-là ouais. Que j'ai regardé l'autre samedi ah ah C'est l'inverse Les et gars étaient déçus Tu sais, les mecs de BFM disaient Ah, c'est calme aujourd'hui Moi je pense même qu'il y avait les mecs de BFM Je pensais qu'ils étaient à doute d'allumer un petit feu la Regardez, il, regardez. Il, il Mais au moment, tu le patron qui dit vous allez pas me, me brûler une poubelle là. C'est vrai, vrai, que c'était quoi C'était le samedi, c'était le 4 samedi. Le 4 ah ouais, ah ouais, ouais. quoi dans les le 4 c'est comme les Superman, il est moins bourgueil. Ouais, Je suis là, de suite de samedi, il était, ouais. il était... Et, il et ouais. le cinquième, ça va être quoi, Rideau Et je Et je pense même que les CRS qui à qui on avait monté la pression, ils étaient là, ils disaient tout. tout ça. Tout ça pour ça, j'ai pas foutu sur la gueule entre eux. Voilà. <rire> finalement il y a pas eu trop de dégâts c'est le principal Non, pas tant mieux, tant mieux mais Bonne